Banque.be investir. AXA, réinventons la banque. Dit, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Dit. Dit, faites-vous plaisir. Donc, pour bien commencer, il est 6h02, on est à la bourre. <rire>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 C'est vrai, ce sera trop tard oh, en on fait On s'en fout, on a pas peur des boss nous hein. Nous le boss, moi il m'appelle, j'ai fait What, you talking to me Même pas peur talking to me, boum Et ça, c'est <rire> Non, en fait quand le boss m'appelle je fais là, allô Allo chef, comment Exactement, ça va C'est ce que j'allais dire, t'es une petite fiote, ouais. <rire> bon, On est mardi 26 juillet, c'est les touristes sur énergie On est là jusqu'à 10h Comme tous les jours de la semaine, comme tout l'été Jusqu'au retour du rallye du roi au mois de septembre Et elle est avec moi tous les matins, c'est Eloïse, ça va Maïlo Ça va super bon Kevin, tu vas bien ce matin toi Oui ça va Oui t'as l'air tout bien euh, Là je euh, vais bien mais c'est bizarre Parce que justement j'ai super mal dormi Je sais pas ce qui s'est passé, j'avais mal au dos J'avais pas envie de dormir Et t'avais pas des moustiques non plus, parce non, que moi y a pour y l'instant c'est une attaque, mais ils envahissent, Ah, mais non, mais vraiment, quoi. Et là, t'as beau les taper, ils reviennent et j'ai pas C'est plus... bizarre parce que c'est toi qui as donné un bon plan anti-moustique oui, il y a deux, deux semaines. Je sais, mais ils ont muté, je sais pas. Et là, t'as l'impression qu'ils ont trois vies, t'as beau les taper trois fois, t'as l'impression qu'ils ressuscitent, je sais pas, c'est D'accord. Donc si vous étiez là pour le bon plan anti-moustique <rire> d'Héloïse il y a deux semaines, visiblement c'était de la merde. <rire> alors, euh, Anne-Laud de la Redac est avec nous aussi ce matin. Coucou Anne-Laud. Salut Kevin, coucou coucou Comment ça va ce matin Ben super forme Un super forme ouais, aussi Anne-Lou elle nous a dit Cet après-midi je vais faire un massage Ouais <rire> j'ai trop contente ouais, Elle arrive, elle fout déjà la haine à tous <rire> ses collègues quoi C'est bien joué Bon, euh, massage pour anne Et moustique pour Hello, Je pense que c'est anne Qui gagne ce matin On, ouais, je pense. Un, ouais. on peut se faire un massage nous après Ouais, Tu me masses ou... les pieds Moi je te masse euh, euh, la main pieds non, euh... non, <rire> Les pieds Non, les pieds Moi c'est un truc qui me dégoûte C'est pas possible Ça va pas être possible Par contre ce matin On va vous offrir du beau cadeau hein. Beau cadeau puisqu'on vous envoie Au total 24 heures de spa Énorme cadeau Qu'on va vous faire, ga vous, vous faire gagner <rire> c'était correct. Ça marche aussi, ça marche aussi. Euh, on aura plein de cadeaux. Il y aura des places aussi pour le Parc Walibi. Oui! Si vous voulez y aller en famille, bah vous ne bougez pas. Et puis, pour la suite du hit, on va s'écouter Ellie Golding. Il est 6h04. Vous êtes sur énergie. C'est le bon choix. Voici le nouveau Alex Germis. C'est du Belge. une vie illusoire et incapable de voir mais tu sais que sans en avoir J'avais choisi d'écouter les touristes sur Énergie. C'est le bon choix, ne changez rien. On va vous offrir des places pour le parc Walibi. Ça, c'est dans 10 minutes. Avec euh, le jeu des touristes, on va aussi s'écouter Jennifer Lopez, le nouveau Gillo. Et puis, il euh, y a de l'actu aujourd'hui, Eloïse. Oui, grande actu. Tu sais qui c'est Mick Jagger Bah oui, je sais qui c'est Mick Jagger. Ah bah, je sais pas. Euh... Si, je sais qui c'est Mick Jagger, c'est lui. C'est-à-dire Le chanteur des Rolling Stones, et je l'ai yeah. même, même vu en concert au Stade de France. C'est vrai hey, Tu croyais quoi que j'avais pas de culture musicale Bah écoute, je me suis posé la question à un moment donné, mais bon. Bah, Il faut savoir que les Rolling Stones, c'est quand même classé numéro 4 sur 100 des plus grands a... enfin, artistes du monde quand même. Hein. Ouais, bah c'est un groupe mythique, ouais. Voilà, donc Mick Jagger, 76 ans aujourd'hui. Bon anniversaire Mick Jagger. <rire> voilà, on est sûr qu'il nous écoute ce matin. Yo Mick, uh, happy birthday to you, uh, you can invite me to your uh, next concert. Tu veux quoi Et ça se comprend comme ça <rire> Non, on comprend rien. Enfin, elle l'a dit. Écoute, il y avait du. On, on, on aurait pu comprendre. Mythique, tout ce qu'on veut, d'accord. Mais il y a plus important que l'anniversaire de Mick Jagger. La news à ne pas louper sur LRG. Beaucoup plus important aujourd'hui, Actu euh, internationale. Euh, puisque tout le monde est contre Pokémon Go, je me suis dit on va pas, on va pas se laisser euh, se laisser pas faire. Non, non. En fait, c'est pas ça. C'est que tout le monde est contre Pokémon Go, mais j'ai pas compris parce que tout le monde y joue. Oui, c'est vrai aussi. Donc, tout le monde clash Pokémon Go, mais tu vois tous les gens en, en smartphone dans la rue, donc j'ai trouvé ça bizarre. Ouais. Oui. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de mettre à l'honneur cet internaute qui a fait euh, sa propre petite étude, pas du tout scientifique, et, et qui a voulu prouver que Pokémon Go, c'était bon pour la santé. Alors, euh, la première réponse qu'il a euh, listée pour ça, c'est que les joueurs marchent. Les joueurs euh, sortent de chez eux. Ça, c'est vrai. Euh... Ça, Pour une fois, juste t'as pas des geeks devant leur ordi, mais maintenant ils sortent un petit peu de chez eux, mais maintenant ils sortent en voiture. Donc moi, par exemple, hier... Il Y en a un devant moi. Il m'a fait une petite culbute en voiture. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout Tu vois donc je me suis arrêté. Il lui allait dire, ramasser les y Pokémon. Non mais il avait l'air pas bien. Tu vois non, là, Tu voyais la voiture avancer, reculer, stopper, machin. Dit, mais il y a quand même des fous quoi. Il faut pas. Il allait chasser du quoi. Pokémon. Ouais. Mais tu l'as dit hein, Les geeks sortent de chez eux et du coup les geeks découvrent le monde réel. <rire> Mon Marie. Dieu, ça existe des gens. Une vie sociale Ça c'est vrai <rire> Donc c'est euh, premier bon point déjà Le geek sort de sa maison, le geek voit le soleil, prend de la vitamine D Tout ça c'est euh, vraiment intéressant Alors on marche aussi, hein, on découvre euh, des lieux nouveaux euh, Cela dit sur les lieux nouveaux Moi je vous dirais quand même faites gaffe euh, Parce qu'il y a eu quelques mésaventures Alors je les ai listées euh, au passage Il y a des gens qui ont terminé dans un commissariat sans le savoir On a aussi la morgue d'un hôpital Pour aller capturer Pikachu c'est un peu dommage. Euh, et euh, apparemment il y a des filles qui se sont retrouvées coincées dans une rivière euh, dans euh, bah j'avais noté le pays mais j'arrive plus à lire. <rire> voilà, donc euh, un, un dis, peu compliqué. Euh, Kevin, euh, mais c'était où la rivière Donc suivre euh, Pokémon Go on est d'accord <rire> que c'est un peu comme si vous suivez euh, Eloïse comme GPS, c'est dangereux. D'accord. Ne faites pas ça. Ok d'accord. Je peux rectifier un truc. Ouais vas-y fais-toi plaisir. J'ai vieilli Mick Jagger. Ah, il a 75 ans 73. 73 ans, il bravo. Il aujourd'hui. Donc, et elle bon. nous fait une rubrique anniversaire. Même ça, elle ne pas. Oh là, bon, et voilà. Je vais aller me rhabiller. Un -être nouveau, être bon anniversaire temps. avec euh, 4 ans de moins. Là. Ah, surtout <rire> qu'à cet âge-là, tu les comptes. Hein. Tu sais que chaque année est une année de plus vers le début. 73, 76, ouais. en soi. Bon, on je peux continuer. Je peux bah, continuer, -y, liste -y, là. Vas -y, vas -y. Alors, Pokémon Go, toujours euh, bon pour la santé parce qu'on réalise ses rêves d'enfant et que ça, bah, ça fait toujours du bien. puis, euh, dernière raison, super important. Laquelle C'est une étude qu'il a dit, et ça, c'est une vraie étude. On arrête d'utiliser et Tinder parce qu'on préfère trouver des Pokémon que rencontrer des mecs ou des filles mais n'importe donc, euh, donc on arrête de faire des rendez-vous pourris qui ne donnent rien et c'est sûr que faire un rencard avec Pikachu euh, c'est toujours plus sûr, t'as moins de chance tu vois que ça servit qu déjà en coup d'un soir en <rire> fait <avec> Pikachu, <rire> pas de coup d'un soir c'est sûr ça n'arrive jamais que le lendemain il mette ses fringues et, et il se casse hein. mais et quoi que, moi s'il fait son petit Pika Pika Ça va m'exciter Peut-être ça va m'exciter Tous les matins Pendant les vacances, les touristes s'installent sur Énergie Vos votes vont désigner les top DJ mondiaux. Qui allez-vous récompenser cette année, cette année. Hey, this is DJ this, a... this is Dimitri Vegas and Like Mike. Beau this is Beech. This is David Guetta. This is Calvin Harris. This is Armin van Buren. Hey, it's Martin Garrix. Hey, everybody, this is Hardwell. Énergie présente les Energy DJ Awards 2016.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 On va s'écouter des euros. KFL. Les soldes XXL, la qualité et le service creffel Vite, plus que quelques jours pour en profiter. creffel Le meilleur prix, service compris. À 6h30, c'est l'heure de s'informer. Voici le flash d'Anne Laurence 2. Bonjour Anne Laurence. Bonjour Kevin, bonjour à tous. L'État a investi un milliard pour la SNCB. Le gouvernement espère doper la croissance grâce à plus d'investissements dans les infrastructures liées à la mobilité. D'où cette enveloppe qui servira principalement à achever les travaux du RER ainsi qu'à assurer l'accès au port d'Anvers. La foire agricole de Libramont a fermé ses portes hier après 4 jours d'exposition. Cette 82e édition a attiré un peu plus de 195 000 visiteurs, ce qui correspond à une baisse de 8% par rapport à l'année dernière. Malgré cette petite baisse, la fréquentation est néanmoins perçue comme un énorme succès par les organisateurs de la foire, étant donné le contexte de menaces terroristes et le malaise généralisé qui touche le monde agricole. À l'étranger, au Japon, une attaque au couteau dans un centre hébergeant des personnes handicapées a fait au moins 19 morts et 26 blessés. L'attaque a eu lieu dans une ville de l'ouest de Tokyo la nuit dernière. La police locale a arrêté l'homme de 26 ans qui s'est présenté spontanément aux autorités et qui a reconnu les faits. L'agresseur a affirmé être un employé du foyer. La police enquête sur les motifs de l'attaque. En Allemagne, l'État islamique affirme que le Syrien qui s'est fait exploser dimanche soir près d'un festival de musique était l'un de ses soldats. Une vidéo retrouvée sur son téléphone portable confirmerait cette hypothèse selon le ministre de l'Intérieur en Bavière. Pour rappel, cette attaque a fait 15 blessés. L'individu est mort dans l'explosion. Enfin, aux États-Unis, la Première Dame, Michelle Obama, a prononcé un discours hier soir à Philadelphie, un vibrant plaidoyer en faveur de la candidate démocrate Hillary Clinton. Michelle Obama juge qu'elle seule a les qualités requises pour être présidente et accéder à la Maison Blanche. Pour ce mardi, qu'est-ce qu'on peut attendre avec la météo Alors, le temps restera sec sur la plupart des régions aujourd'hui. Cet après-midi, le ciel deviendra de plus en plus nuageux. Mais, je vous le disais, pas de pluie au programme et des maxima qui se situeront entre 19 et 24 degrés. Merci Anne Lentre, retrouver à 7h pour la site de l'Info. A tout à l'heure. dit votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez dit faites-vous plaisir.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 les touristes sur énergie. On va s'écouter, Pagui. Ah, c'est belge, c'est super frais, ça va nous mettre du bonne humeur ce matin. C'est là, c'est pour la CID. Et puis, euh, ce matin, on vous offre euh, des places pour le parc Walibi avec le jeu des touristes. C'est dans 10 minutes. On offre deux places pour le parc Walibi. Qu'est-ce qu'on doit faire si on veut jouer au jeu des touristes et eh bien, c'est très simple. On envoie le code walibi par SMS au 78 Voilà, Walibi, 1€ euro le message, vous envoyez ça au 78, 608. je vous appelle, on joue ensemble et on vous envoie direction le parc Walibi, le bon plan pour l'été avec le fameux Pulsar Le fameux Pulsar, ça, on aimerait bien le tester hein lui On aimerait le tester et puis j'ai retenu le nom, ça y est, donc on <rire> est, est euh, le 26 juillet, ça fait à peu wow près un mois qu'on fait l'émission, j'ai enfin retenu le nom du Pulsar, je suis content <rire> Je suis content, je ça va déjà faire une bonne émission. Mais écoute je, je me félicite <rire> moi-même aussi J'ai du talent, je le sais <rire> Bon, Walibi, 78, 1€ le message Et on vous appelle, à vous de jouer Tous les matins, pendant les vacances Les touristes sur Énergie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 Non parce que papa a fait partir la baleine avec de l'eau. Ah c'est comme ça. Et il a dit que le mur pouvait bien supporter ça. Ouais ça c'est vrai. Vos murs sont soumis à rude épreuve, peignez les avec les vis experts. Bien plus résistant que les peintures standards. Maintenant, avec la garantie satisfait ou remboursé. les Let's color. Ah, ah, ah, ah, J'entends des bruits de couloirs au loin qui résonnent. Ah, So ou faux, tout le monde en fait ah, ah. si l'ami de tout le monde et l'ami de personne. Ah, ah. laisse moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Ah, non, tu n pas idée. Est chaud. Pourquoi verbaliser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 Zemorsajcie! Y no, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance jest. Seems if all too clear Funny how this works, my dear Only dawn could bring me back No, no, no, no, no, no Now's the time to understand Oh on Ça c'est la suite d'élite sur énergie Courage, si vous ouvrez les yeux Il est 6h46, c'est les touristes On est avec vous jusqu'à 10h Héloïse, c'est le moment de jouer au jeu des touristes Oui Le jeu des touristes, alors c'est tout simple hein Le jeu des touristes, tous les matins On vous fait jouer un petit jeu différent avec un cadeau à gagner Ce matin, deux places, direction le parc Walibi Et celle qui veut les gagner, elle vient de Houtin Leval. Elle s'appelle Elena. Applaudissements pour notre première auditrice du jour oui. oui Elena. Salut les touristes Tu vas bien Ça va et toi Tu fais quoi ce matin Bah là en fait je viens d'arriver au boulot. Oh Et tu bosses oui, dans quoi Elena euh, Un service pour les personnes handicapées. D'accord ok. Elena, euh, on va essayer de te faire plaisir pour commencer la journée de boulot. On va essayer de t'offrir oui. deux places direction le parc Olivier. Pour ça tu vas jouer avec moi au Jeu des Touristes. Musique du Jeu des Touristes. Alors Elena, je t'explique. Je vais te filer le nom de Deux Star Energy. Héloïse okay. va sortir du studio et tu vas choisir une de ces deux stars. Ensuite, au retour d'Héloïse, qui ne connaîtront donc pas le, le nom de ces stars, Héloïse elle sera dehors. Une fois qu'elle rentre, tu as 30 secondes pour lui faire deviner de quelle star il s'agit. Ça va, ok. okay. Oh, j'ai ouais, Bon, Héloïse, t'as compris ce qu'il te reste à faire, tu dégages. <rire> j'ai toujours eu envie de mettre <rire> y y dehors comme ça. Ouais, c'est ça, casse-toi. <rire> Allez, voilà, c'est fait. Bon, euh, ferme la porte, s'il te plaît. Parce que je la connais. Hein. Ok, Elena, alors je te propose deux stars énergie ce matin. Soit Louane, soit Maître Gims. Tu choisis laquelle, là euh, Je vais prendre Maître Gims. Tu prends Maître Gims. Ok. Bon, moi, je vais faire un petit coucou à ma Hélo. C'est bon, tu peux revenir. Voilà. Alors, ça va T'as bien bouché tes oreilles, toi, là-dehors ce que je te vois. Je te vois. Bon, attention. Elena à mon top, tu auras 30 secondes pour faire deviner cette star énergie à notre Héloïse. 3, 2, 1, top, c'est parti Bella. Elle chante Bella. Kenji. Wow, Bella. <rire> c'est pas ça? Alors Kenji, il a repris Bella, mais en l'occurrence, c'est pas lui. <rire> euh, Est-ce que tu m'aimes? Oh, je sais. Ah, tu sais? Ouais, je tu pense que je sais. C'est Maître Gims. Tu penses oui. que c'est Maître Gims? Oui. Bon, et là, t'as compris, c'est gagné deux places pour Walibi. -E Waouh, ouais, c'est bien. <rire> et j'ai eu chaud, hein. <rire> ça va, comment me fait porter? Dans le couloir, je me suis dit. Crois-moi, c'était pas gagné d'avance parce qu'il y a des moments où euh, <rire> Héloïse, elle est persuadée de connaître les hits et elle t'aurait pas un truc rien à voir Bah oui, j'ai eu peur quand on a dit Kenji Ouais, ouais, tu m'étonnes, non, elle, elle, est, elle est pas hyper douée hein. Et, ça ça ça va. Va Ouais, ça va, hein Enfin, elle t'a quand même fait gagner deux places <rire> direction le parc Walibi Ouais, c'est vrai, t'as été top Héloïse, merci oh, merci, Elena. Faites un top là, les filles, ce matin, solidarité féminine Mais Bien sûr, solidarité ouais. féminine <rire> Bon, ok, Léna, éclate-toi bien du côté de Walibi Surtout, tu restes connectée chez les touristes, on te fait plein de gros bisous pas gros en bien. 6h-10h, les touristes sur énergie avec Kevin et Héloïse. <muches> Votre horoscope de ce mardi 26 juillet. Et on commence avec les béliers au travail aujourd'hui comme mon amour vous faites preuve d'une belle assurance. Les taureaux vous avez fait pro une promesse et vous craignez de ne pas pouvoir la tenir. Aujourd'hui les gémeaux ce n'est pas le moment de changer de stratégie. Les cancers vous avez besoin d'une plus grande sécurité affective. Les lions ne sous-estimez pas l'avis de vos collègues. Les vierges vous avez envie de faire des nouvelles expériences. Les balances vous avez pas mal de rendez-vous à prendre aujourd'hui. Les scorpions vous avez raison de croire en vos chances. Sagittaire réfléchissez plutôt deux fois qu'une si vous devez prendre un engagement, les capricornes c'est le moment de faire disparaître, certains malentendus les versos, votre logique est imparable, et puis on termine avec les poissons vous ralentissez le rythme et vous évacuez votre nervosité. nervosite nervo... presque au bout, c'est dommage, tourner... dire... on a compris Des... c'était nervosité, nervosité. -y, nous plus. sommes toujours à la recherche d'une logopède, à nervosité voilà, c'est un beau nervosité. point, oh, c'est bien tu arriveras mieux bien. la prochaine fois, <rire> quand tu seras grand Les matins pendant les vacances les touristes s'installent sur énergie I want you to chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be slash investir. AXA, réinventons la banque. Energy. Le réveil sonne, les oiseaux chantent, le ciel est bleu et on est là, c'est les touristes. Ah, il est 7 heures. Bienvenue sur Energy. À 7 heures, voici le rappel des titres de l'acte du jour avec Anne-Laurence Dehon. Salut Anne-Lou. Bonjour Kevin et Héloïse, bonjour à tous. 1 milliard d'euros, tel est le montant de l'enveloppe investie par l'État pour la SNCB. Le gouvernement espère doper la croissance grâce à plus d'investissements dans les infrastructures liées à la mobilité. A l'étranger, au Japon, une attaque au couteau dans un centre épargent des personnes handicapées a fait au moins 19 morts et 26 blessés. L'agresseur de 26 ans est un employé du foyer. Il s'est présenté spontanément aux autorités et a reconnu les faits. On ignore encore ses motivations. Good morning Abu Dhabi, c'est ce qu'a lancé le pilote Bertrand Picard à son arrivée aux Émirats Arabes Unis hier à bord du Solar Impulse après un voyage de plus de 40 000 kilomètres sans carburant. Enfin en football, c'est un premier test de taille pour Anderlecht ce soir qui affronte les Russes de Rostov en match qualificatif pour la Ligue des Champions. Coup d'envoi à 20h30. La météo s'annonce pas mal pour débuter la journée, ça va évoluer comment Ah ben, écoute, effectivement, le ciel sera plutôt euh, joli ce matin. Ben, il le est beau, très voilà. bon ciel. <rire> Et puis cet après-midi, les nuages seront plus nombreux effectivement, mais le temps devrait rester généralement sec. On aura jusqu'à 24 degrés pour le maximum. Ça c'est une bonne nouvelle. Merci ouais. anne nous on à 7h30 pour l'info grand complet. dit votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez 10. Faites-vous plaisir. Vous êtes sur Énergie ce matin, c'est le bon choix.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 Tous les matins, 6h-10h, les touristes sur Énergie. Merci de vous réveiller avec nous ce matin, on l'a dit, il fait beau, on est de bonne humeur, tout va bien ici, j'ai un beau studio, j'ai une belle co-animatrice, elle s'appelle Héloïse. Oh, c'est chouette de se faire euh, comme ça, un petit plaisir ah, du ouais. matin, d'avoir un animateur comme ça, qui te dit des chouettes choses. à Héloïse. Tu devrais faire ça tous les matins, Kevin. Ouais, c'est vrai mais... ouais. Je vais te trouver une petite phrase par matin, et on la fera comme ça. J'ai une belle co-animatrice et une jolie journaliste aussi, elle s'appelle Anne-Laurence de haut oh, ça va Madlo oh, Ouais, ça va mon Kevin <rire> Ah, J'ai décidé Coucou. de vous faire plein de compliments ce matin. T'es un faille, T'es obligé en plus de nana face à toi. Euh. J'essaye de chauffer du rencard si tu veux. <rire> <rire> bon, et euh, ce matin, Héloïse nous l'a dit, elle a pas bien dormi. C'est vrai, je me suis fait attaquer par les moustiques. Ouais, ce grand méchant moustique qui t'a pourri la nuit. Bah, tu sais quoi, Héloïse Si j'étais président. J'interdirai à tous les moustiques l'accès à toutes les chambres de Belgique. Je leur dirai "Les gars, vous restez dehors." Oh, t'es mon héros. Ah, ah ouais, moi aussi je prends. Hein. Hey, vous, vous imaginez toutes les choses qu'on pourrait changer, les choses qui ne servent à rien. Sinon, on était président. C'est-à-dire, il y a des gens qui prennent des mesures économiques contre le chômage. Tout ça. Oui, mais c'est pas possible. Tu sais pourquoi Non Parce que ton prénom, Kevin, ça. va ah <rire> Eh quoi, président Kéké Oui non mais t'as Batman, t'as Superman, t'as plein d'héros mais il a un héros Kevin. Non les ouais, président. Super <rire> Kevin quoi. Attends moi je pense que... non, non. Je vais pas vous laisser faire comme ça. Mal... C'est quoi ton habit de super héros euh, Tu je me sais quoi pas. moi, je peux venir en slip. À à un ça, ça léopard. Pas. Ah le string Ah, le je peux essayer. <rire> me mettez pas au défi comme ça, me chauffez pas. Non mais je t'appelle pour prendre le... pour attaquer mes moustiques. D'accord et toi si t'étais présidente Héloïse, tu changerais quoi Alors euh, ben moi je condamnerais tous les hommes qui mettent des chemises à manches courtes. Ah oui c'est vrai que ça. Ça, ça crée un peu J'en mets parfois Parce que j'aime bien On est à l'aise Mais euh, Et c'est pas super classe Moi dans le domaine J'interdirais les filles Qui vont au cinéma avec toi Et quand tu leur demandes Tu veux aller voir quoi Elles font Oh peu importe Moi ce oui ça, genre elle s'en foutes ah, ça ça me rend dingue ouais, c'est un des trucs qui me fait péter en cours. soi c'est simple c'est ce que vous voulez qu'on aille voir des trucs un peu d'action mais on veut aller voir une comédie romantique je ne voilà, sais jamais mais euh, si qui te dit que j'ai pas envie d'aller voir une comédie romantique c'est un grand sensible <rire> tu pleures au cinéma non parfois oui oui ça, parfois ça m'arrive <rire> ça va te pas mais oh, j'aime bien pleurer au cinéma couler les petites larmes comme ça mais, imagine toutes les choses qu'on pourrait changer qui ne servent à rien si on était président ces petits trucs qui nous font chier je pense à un truc d'ailleurs tu vois les gens qui mettent la, la, le Nutella dans le frigo Ah oui, interdit. là J'ai envie de les tuer. Non non, arrêtez avec le Nutella dans le <rire> frigo. C'est comme euh, les boîtes de lait dans le frigo. Même chose sur les frigos, la boîte de lait presque vide où tu oui. verses un tout petit peu, tu dois en prendre une autre. Si j'étais président, j'interdis ça, direct. C'est vrai, je peux aussi être présidente moi. Ouais, tu peux être présidente avec moi. Tu seras ma première dame. C'est vrai Ouais, tant que je suis le président, tu peux faire première dame. <rire> tu viendras pour garnir là comme ça, tu souriras. À côté. Mais tu sais, on sourit à côté. Mais en général, on a quand même beaucoup de pouvoir. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Donc Il y a toujours, gale, une, une, une, toujours une femme derrière un grand homme, c'est ça que tu veux dire Vous avez toujours besoin d'une femme, oui. Alors, On vous pose la question <rire> ce matin, vous aussi, qu'est-ce que vous changeriez si vous étiez président Mais Les trucs débiles, hein, les trucs qui ne servent à rien, tous ces petits trucs qui nous embêtent dans la vie de tous les jours. Euh, Dites-nous ce que vous, vous changeriez. Le petit détail qui peut vous péter la journée et vous dites, voilà, si j'étais président, moi j'interdis ça. 3018, c'est les SMS, envoyez ça par SMS, 3018, 25 scènes par message. Et euh, Loïse est aussi connectée sur le Facebook Énergie Belgique. Oui, je, je regarde vos messages et euh, voilà, je, moi, je les Ça va être sympa, non De voir un ouais, petit peu ouais, toutes ouais. vos histoires C'est le but <rire> <rire> <rire> Ok, Eloïse sur les réseaux sociaux Et puis 3018 par SMS On parle de ce que vous feriez Si vous étiez président cette semaine Et c'est h 5 On s'écoute et bienvenue C'est les touristes <musique> Then this is one, one, done, done Ça a l'air cool. Ouais, et Drake <rire> pour les CDI, c'était en 8, c'est les touristes. Énergie vous invite aux 24 heures de spa. 24 heures de spa. Les 24 heures de spa, direction Spa Francorchamps, une ambiance super particulière puisque bah, ça se passe le jour et la nuit avec euh, les voitures GT qui font le tour du plus beau circuit de la planète. Et surtout, les auditeurs d'énergie. Héloïse, t'as déjà vu les 24 heures de Spa Non, par contre, j'ai déjà été sur le circuit de Francorchamps. Ah oui Tu faisais quoi alors si... Avec ma voiture. Ah, t'es allé <rire> faire le tour avec ta voiture T'as fait ouais. une expérience euh... Mais je viens de tableau moi, hein, donc tu vois, je suis du coin, donc euh, je ah, connais bien le circuit, ouais. mais je n'ai jamais vu, euh, non. Ouais, C'est chez toi, le quoi. D'accord, alors on vous, envoie, <rire> on vous envoie pas avec <rire> votre voiture, hein, mais voir euh, les voitures GT pour les totales 24 heures de spa, euh, vous allez assister à tout le week-end des 24 heures, plus, attention, hein, le concert énergie qui aura lieu sur place, avec euh, plein de stars énergie, entre autres euh, Henri PFR, Fédé Legrand et euh, plein de beaux mondes qui seront là-bas, et vous aurez en plus accès au paddock, donc vous allez voir ce qui se passe dans les stands, vous allez voir les voitures qui s'arrêtent là-bas, vous allez voir les pilotes passer, euh, c'est un super week-end Et là on offre du très très très beau cadeau Il y a un code SMS à envoyer Oui, il faut envoyer le code SPA SPAO78 A -O -78. À vous de jouer, bonne chance, c'est un euro le message SPA78 Héloïse, j'ai du sondage ce matin Ah, j'attendais si ce moment 48% des enfants de moins de 13 ans en ont un Alors qu'ils n'ont pas le droit d'en avoir ah, Je vais te dire un GSM Non, c'est pas le Mais GSM parce que euh... ça c'est légal ouais. On peut en avoir euh, Un compte Facebook Ouais, si ça c'est le compte Facebook Ouais, euh, ah. bah oh, Je vois pas le problème hein. Et quoi c'est interdit Ou Ouais c'est interdit, en fait le compte Facebook tu dois avoir 13 ans pour pouvoir t'inscrire Donc à 12 ans en théorie tu peux pas Mais finalement aujourd'hui on est en 2016 Quand t'as 12 ans, est-ce que t'as pas le droit d'avoir un smartphone, un compte en banque, une femme vrai, et les gosses euh... <rire> C'est le <rire> <rire> c'est le compte Facebook, bien joué, t'as pas mis longtemps à le trouver Ouais voilà, Et 62% des femmes estiment que c'est une activité avec bébé qui est aussi stressante qu'une dispute en couple Waouh Alors euh, on cha... a besoin de toi anne de la rédaction. Changer, changer les couches <rire> C'est pas changer moi, les quoi, couches Donc 62% des femmes estiment que c'est une activité qui est aussi stressante Une activité ouais. avec bébé donc Elle est aussi stressante qu'une dispute de couple Allez chez le médecin Non, moi j'avoue j'étais très surpris Donc là je vais avoir besoin de ton avis Anne-Lo Non c'est pas ça, c'est donner le biberon le biberon C'est stressant de donner ou... le biberon. T'as peur, peur de le tuer C'est un moment de bonheur, c'est du partage. Mais je comprends pas non plus, pourtant c'est des études ipsos, c'est comme, comme ça qu'on a... N'importe quoi. Bah écoute voilà, bon la, la solution, dites au bébé, maintenant il est grand, <rire> prends ton biberon tout seul, et pendant ce temps-là, bah plutôt que de vous disputer en couple, amenez-nous des bières C'est débile Ouais, le, le stress c'est peut-être quand le bébé pleure juste avant parce qu'il a hyper faim et donc c'est un moment peut-être stressant mais une fois que tu lui fous euh, ça, tu t'embouches, c'est bon. Oui, euh, j'avoue, je comprends pas non plus cette stat. Euh, alors, pour les filles, vous dépensez en moyenne 80 euros par an pour euh, ces produits Mmh, pour la maquillage contre Ouais c'est le maquillage, les cosmétiques. Seulement voilà. 80 euros mais on n'avait pas mis Kim Kardashian dans l'étude, sinon on passait à 800 euros. <rire> ça, ça, quoi, quoi, à plus. Et alors une petite dernière, pour les couples, 66% des gens euh, pensent que c'est encore possible durant toute une vie. Donc on parle des couples. C'est faire l'amour toute sa vie Non c'est pas faire l'amour. Ah. Euh... Dommage. Ouais c'est vrai. <rire> tu me diras. C'est bon, un, un, un truc coquin ou pas euh, C'est pas un truc coquin mais c'est un peu touchy Euh... C'est un truc pas bien. Ah, pas bien. Je sais pas. Moi. Mais dans le sens inverse, justement, c'est un truc de, de pas faire le truc pas bien. Là, je peux pas plus vous C'est <rire> quoi, quoi ce truc Bon, elle a donc 68% des gens pensent qu'en fait c'est encore possible d'être fidèle toute une vie. Ah ouais? Ouais, pour ça, faut pas être en couple avec Franck Ribéry, évidemment. Hein. Sinon, c'est <rire> ah ouais, compliqué. compliqué. <rire> bon, voilà, on refait quelques chiffres tout à l'heure parce que je oui, les aime oui, bien. Aime on les refait bien. tout à l'heure. Allez, restez là, Drake, pour la suite des hits. 7 h c'est les touristes. Tous les matins, pendant les vacances, les touristes s'installent sur Énergie. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir.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 It's music only. Énergie, infotrafic. Et on nous signale une perte de chargement sur l'E411 en direction de Namur, à hauteur de Télins, C'est la voie de droite qui est bloquée. Soyez prudents.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 One more time I my go, Premier. Premier sur les nouveautés? Galentis. Côté chez Harmonie ce matin sur NRJ C'est les touristes, il est 7h20, c'est l'heure du summer Héloïse, tous les jours On est là, dans notre petit studio À la cool J'adore ce moment, qu'est-ce qu'on va faire On, on va, va plonger dans la piscine Energy Oui, Dans notre studio cet été, NRJ a décidé de sortir le budget Là ils ont craqué, la compta a dit C'est bon, on leur installe la plage, la piscine Et les transettes, du coup nous ce qu'on peut faire On peut plonger, t'es prête Hélo Ouais, je suis prête Attends, je bikini Moi je vais les lancer de, le de loin J'ai le droit de plonger tu tout neul aujourd'hui. Tu vas me lancer de l'eau Non, non, je vais m'élancer de l'eau. Allez, ah. eh, recule, recule. Je vais faire une bombe. Allez, 1, 2, 3 Bah c'était pas une grosse bombe. Hein. Je fais les mouettes. <rire> Moi, j'aurais préférerais les cigales. Allez, viens. On va s'installer à notre pool bar comme tous les matins. Oui, on y est. Voilà, avec cette petite musique hyper relax. Ah, J'ai envie d'un truc à boire, par contre. J'ai plus rien dans ma tête Ah bah désolé, il n'y a plus rien. Euh, Tira te chercher toi-même. Alors, le summer jeu, on vous réexplique tout ça. Comme tous les matins, on est installé au pool bar de la piscine Énergie. Autour de cette piscine, le long de la plage, il y a toute une série de transettes. Et tous les jours, sur un de ces transettes, une star Énergie vient squatter. Comme ça, il nous demande rien et il vient. Alors aujourd'hui, la star Énergie. On va pas lui manquer de respect. C'est quelqu'un de très important. Et ouais. le but, si vous souhaitez gagner des places pour le parc Walibi qui sont en jeu ce matin, c'est de reconnaître cette star énergie. Tout ça grâce à trois indices. Trois indices qu'Eloïse vous file tout de suite. Alors, premier indice, c'est le premier président noir américain. Ouais, déjà, Alors, déjà un seul indice, c'est bon, bon, bon quoi, ouais. Deuxième indice, sa célèbre première dame s'appelle Michelle. Et troisième indice, en largo, son prénom signifie maison. Maison en argot. Ok, Donc, premier président noir américain. Sa femme Michel et son prénom en argot c'est Maison. OK. Oui. Si vous avez une idée de qui est la star énergie, la star du summer jeu ce matin, vous allez gagner des places pour le parc Walibi. Donc euh, à vous de jouer, vous envoyez un code SMS. Oui, vous envoyez Walibi par SMS au 78. Walibi 78 en euro le message bonne chance, on vous appelle dans 10 minutes et on joue au summer jeu chez les touristes. Les touristes sur Énergie. I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 géant la car éléphant on prendra notre temps pour découvrir la vie aimer les gens margaritas by spring blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me? 6h10h, heures, heures, c'est les touristes sur énergie on va s'écouter Gnash pour la CD. Plus que quelques jours pour profiter des conditions soldes sur tous les modèles de cuisine équipés sur mesure. 7h30, c'est l'heure de s'informer. Voici le flash d'Anne-Laurence de 11. Salut anne Laure. Salut Kevin, bonjour à tous. Le SPF Santé va recruter 12 jeunes de moins de 26 ans pour contrôler les établissements ORECA. Ils vont vérifier qu'on ne fume pas et qu'on ne sert pas d'alcool aux mineurs dans les lieux de fête. L'idée est de mieux cibler les contrôles. Ces jeunes seront engagés sous contrat à Rosetta après sélection dès le mois de septembre.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 afin de faire barrage au républicain Donald Trump, qu'il qualifie de brut et de démagogue. Solar Impulse 2 a atterri hier à Abu Dhabi. Cet avion capable de voler jour et nuit avec l'énergie solaire comme unique carburant a bouclé un tour du monde sans précédent. C'est une première dans l'histoire de l'énergie, a déclaré le pilote suisse Bertrand Piccard. Solar Impulse a parcouru plus de 42 000 kilomètres à travers quatre continents sans une goutte de carburant. Enfin, sport, football Andorlecht affronte Rostov ce soir en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Coup d'envoi à 20h30. On démarre la journée plutôt bien, côté météo, quel est le programme Alors, le temps sera sec et partiellement nuageux ce mardi, avec encore un risque temporaire d'averse sur l'extrême-est du pays. Les maxima seront compris entre 19 et 24 degrés. Merci Anne-Laurence, on se retrouve à 8h pour le prochain rappel des titres. <rire> à tout à l'heure. Cette fois, elle m'a pas mis devant, c'est cool. <rire> dit, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez dit dit faites-vous plaisir. L Énergie,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 You don't give a damn about me, yeah. But I can't put nobody else above you I hate you, I love you I hate that I want you 7h37, on va s'écouter Enrique Iglesias Pour la suite des hits <laughs> J'ai essayé l'accent, <rire> c'est bon bah, et tout à l'heure j'ai fait une news à pas louper Il y en a une deuxième, trop important, fallait que j'en parle La news à ne pas louper sur Illargie Hier, j'ai appris une news qui a bouleversé mon quotidien, qui a changé ma vie. C'est ta vie. Ah mais, à tout jamais, ma vie ne sera plus jamais la même. C'est quoi mon caquet Fallait qu'on en parle avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons un événement à la fois triste et à la fois joyeux. Alors, c'est un événement en deux parties. Première partie de l'événement, nous célébrons ensemble. Oh, c'est triste. La fin du Quick. Moi, je suis triste, franchement. Le Quick nous quitte. <rire> nous sommes ici réunis. Pour dire adieu à notre ami Quick que nous avons côtoyé. <rire> Avec beaucoup d'émotion. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot pour le Quick? Écoute, longue vie à toi, Giant. Tu <rire> prêmes Ta sauce onctueuse. Non, mais vraiment, ça va me manquer. Moi aussi, ça va me manquer. Va me manquer. Chicken dips. Je propose un hashtag. Je lance le hashtag. Je suis Quick. Je, je l'ai mis sur ma page Facebook hier Kevin Energy, <rire> allez voir Kevin Energy, j'ai mis le hashtag je suis quick avec le, le visuel du Giant qui va beaucoup nous manquer mais ce n'est mais... pas sans dire qu'il y a une bonne nouvelle derrière. Uh -huh. C'est que après des années, après beaucoup de suspense, il est enfin chez nous. Burger King débarque en Belgique hey. Hey. Hey. On ah bon, attendait. Hein. Nombre de fois que je me suis tapé jusqu'à Londres. <rire> Tout ça pour manger un Burger King. Ou même jusqu'à Strasbourg, je sais pas. Et là. Ça un y est. Big Hooper. On va pouvoir aller à Bruxelles. On va pouvoir aller à Liège. Et se faire du Burger King. Imaginez le gros kiff. Ouais, ça, c'est vrai. Moi, depuis que j'ai découvert Burger King, je me suis dit pourquoi il n'y a pas en Belgique. Et ça y est, on va l'avoir. Oui, mais ils n'auraient pas dû remplacer Quick. Ils auraient dû prendre les deux. Mais tu sais ce qu'on va faire. On va, on va lancer un duel des fast-food. Un duel des fast-food. On va lancer un duel des fast-food avec vous. Alors, vous qui écoutez ce matin, duel des fast-food. Quick versus Mac. Donald versus Burger King. Et toi c'est quoi en fait euh, Moi ce serait plutôt Burger King mais euh, j'ai une petite attache au quick, j'aurais voulu garder les deux. Ouais, moi voilà. c'est pareil, pareil. C'est un moi. peu comme quand tu dois te marier tu peux pas choisir entre <rire> celle que tu vois de temps en temps et celle qui vit avec toi, tu vois. C'était. Si euh... ne bon, regarde pas comme ça Là sur mal. le coup on peut se marier avec ouais. des enseignes D'accord, euh... <rire> ouais, c'est vrai que c'est pour la bouffe on peut. Enfin en tout cas on lance la battle des fast-foods ce matin, ça va être drôle, tiens ça, battle fast food, quid quick McDo <rire> quid ou Burger King. Et vous nous envoyez par SMS 30, 18, dites-nous quick McDo ou Burger King.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 Hit music only Energy Hit, hit music only, only Hi, this is Ricky Iglesias And you're listening to my new single Duelo el corazón on Energy. Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Que sé que sueñas con poderme ver, mujer que vas a hacer? fíbete pa ver si te quedas o te vas, si no no me busques más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 Solo con un beso, yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar y la energía de les touristes, pour la suite on se fait le pitbull là et le taxi là, mais j'ai mis un sac dedans, ça me fait rire Les NRJ DJ Awards sont de retour cette année vous allez pouvoir voter pour vos DJ préférés, moi ce que j'aime bien c'est qu'Elo est très mal à l'aise parce qu'elle y ça connaît rien moi. Allez, si je te dis David Guetta Armin Van Buren, tu connais Oui, Armin euh, Van Buren, même. Ouais Oui même, ça, non, non, ça va Avicii Oui ouais, ça, ouais, ça va Jusque là ça va. Tu connais le vrai nom d'Avicii Non Ah, ok, bon, ça va. Tim Bergling. Ah bah, tu coup, vois, coup, je coup. fais ta culture des DJ. Euh, Martin Garrix, tu connais aussi. Hein. Je... Ouais, je vois. Si, hein, ça. Oui, bien sûr. oui. oui. Mais moi, j'ai des... un problème avec les noms. Ah, tu les retiens pas. <rire> <rire> D'accord. Bon, on peut aller voter pour nos DJ préférés pour la cérémonie des Energy DJ Awards. Énorme cérémonie. C'est que sur Energy. Comment on fait si on veut voter Eh bien, vous allez directement sur le site energy.be et vous allez jusqu'au 28 août pour voter. Voilà, alors c'est les DJ superstar évidemment. Il n'y a pas euh, DJ Pollux. <rire> DJ Pollux. Il y en a un, c'était DJ Motocross aussi. Ah ouais, c'est ça. Oh, ça mis, comme si nom. vous avez des nouvelles de DJ Motocross, appelez-nous. <rire> ça fait un moment <rire> qu'on l'a pas vu. Tous les matins. Pendant les vacances, les touristes s'installent sur Énergie.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 Yo la conocí en un taxi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 17h55, voici votre horoscope de ce mardi 26 juillet. Et on commence avec les béliers au travail comme en amour, vous faites preuve d'une belle assurance. Les taureaux, vous avez fait une promesse et vous craignez de ne pas pouvoir la tenir. Les gémeaux, ce n'est pas le moment de changer de stratégie. Les cancers, vous avez besoin d'une plus grande sécurité affective. Les lions, ne sous-estimez pas l'avis de vos collègues. Les vierges, vous avez envie de faire de nouvelles expériences. Pour les balances, aujourd'hui, vous avez pas mal de rendez-vous à prendre. Les scorpions, vous avez raison de croire en vos chances. Les sagittaires, réfléchissez plutôt deux fois qu'une si vous devez prendre un engagement. Aujourd'hui, les capricornes, c'est le moment de faire disparaître certains malentendus. Les So, votre logique est imparable Et puis on termine avec les poissons Vous ralentissez le rythme, vous avez, vous évacuez votre nervosité J'arriverai à... Ça y est, tu Mais en fais. fait les poissons aujourd'hui, je le fais plus tiens You can do it, <rire> tu peux le faire Tous les matins, pendant les vacances Les touristes sur Énergie I've been here before But always hit the floor. I'm running, and I always get away, but with you I'm feeling something that makes me want déboucher l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be slash investir. AXA, réinventons la banque. Jusqu'à 10h, nous sommes là sur Énergie, c'est les touristes. Il est 8h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 A l'étranger, au Japon, un ancien employé d'un centre pour handicapés, manteau, armé de plusieurs couteaux, a tué 19 personnes et en a blessé 25. Il s'agit de l'une des pires tueries de l'après-guerre au Japon. En football, c'est un premier test de taille pour Underlect ce soir. Les Mauves affrontent les Russes de Rostov en match qualificatif pour la Ligue des champions. Coup d'envoi à 20h30. Et pour la météo Un temps calme et de saison ce mardi. Il fera généralement sec avec de belles éclaircies en matinée. Les nuages seront plus nombreux dans l'après-midi. Les températures avoisineront 23 degrés. dit votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Faites-vous plaisir. Chez nous, c'est n'importe quoi, c'est les touristes. Vous êtes sur énergie. Bon réveil.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 8 h 1 Ce matin On oh, se mais la plus joue fort, mais plus fort. Roi du monde Ce matin On dit ce qu'on ferait Si on était président Toutes les petites choses De la vie qu'on changerait Moi j'interdirais Le string blanc Sous les pantalons noirs Ou le string noir Sous les pantalons blancs C'est non C'est vrai C'est pas joli. Ah, crois-moi que si j'étais président, on remettrait de l'ordre dans tout ça. Hein, ça serait vite fait. Euh, à l de la rédac tu serais présidente, tu changes quoi euh, Moi, j'impose 12 heures de sommeil à y tout le monde, même quand tu rentres ah oui. pas oh, du bien mat, et que bourré, tu vois Interdire, ah, ouais. Interdire le réveil, okay, euh, Milo, tu, tu, quoi. Ah, super idée. Ok. Maïlo, toi, tu interdis quoi Moi, j'interdis tous les gens qui laissent des rouleaux de PQ qui sont. Euh, ah oui. Il reste que le carton, finalement. Ah oui, et ce non, non, là. merci. C'est techniquement pas possible, ça. Et ça, ça arrive souvent. Hein. Ça, ça, ça arrive souvent. Non, non, ça je... arrive très souvent. Ok dans des toilettes ah, Ça tira bien Min pas, Ministère des toilettes Pour toi <rire> Donc vous l'avez compris hein. Ce matin On, on voit ce qu'on changerait euh, Si on était président Mais vous savez Pas les grands trucs Pas l'économie Pas le chômage Tous ces petits trucs de la vie Qui parfois nous font péter des plans euh, Proposez-nous vos propositions de loi En fait vous aussi Les présidents sur énergie Ce matin euh, 3018 C'est le numéro SMS 3018 Et puis euh, le Facebook Énergie Belgique Ouais d'ailleurs On a reçu des messages il, y a, euh... il, a, il a pas été signé je pense Ah si si si Voilà c'est Paul Il dit perso Moi je supprime les centimes Marre de mamie Qui veut payer le compte juste ah ouais. et qui bloque toute la caisse. Supprimons les vieux aux caisses. Attends, ils ont le temps d'aller faire les courses à tout moment et on dirait qu'ils arrivent systématiquement comme dans une organisation. Ils disent Ah, il arrive, je vais aller le faire chier. Et ils sortent ah. toutes leurs petites pièces là. C'est ouais. Sinon, il y a Marie qui dit Moi, je supprime les Dodanes. Oui, vrai. les Dodanes. Oui, entre autres. Ouais. Bon, après, les gens roulent comme des tarés dans ta rue c'est autre chose. Il bon, y a Séverine qui est avec nous ce matin. Salut Séverine. Salut. Comment ça va Bah ça va, à part que chez nous il pleut hein, la météo chez vous ouais, il pleut un peu parce que ouais, ouais. Et tu es de quel côté toi Séverine euh, province du Luxembourg. Bon Séverine, je fais de toi la présidente, musique de présidente. Enfin de. <rire> ça n'a rien à voir, <rire> mais c'est quand même la musique de présidente. Elle est claire. On va comme dire ça comme ça. <rire> Séverine, si toi, demain, tu es présidente, qu'est-ce que tu changes Alors moi, j'interdis le port des chaussettes avec les sandales. Ah oui, ah je oui interdit totalement. Sandal... Je vote pour. Ah mon père ah. Fait ça, j'ai jamais compris sandales Jésus avec les chaussettes en dessous. <rire> ouais, c'est vraiment une catastrophe. il y en a qui arrivent encore à mettre des sandales à enfin, des entre-pieds là avec des chaussettes aussi. J'ai pas compris. Ouais, c'est bizarre. Je comprends pas. C'est vrai que c'est super moche. moche. Ouais. Ouais, je, je comprends pas non plus. Il y a même des gens qui font ça avec les tongs. Euh, en plus, oui, les voilà, chaussettes le avec coup, les tongs, bah Pourquoi faire ça Moi, je comprends pas. C'est quoi là C'est quoi le bims fin et quoi Ça, ça permet pas. de pas transpirer Je comprends pas je... Franchement je piche pas C'est peut-être qu'ils ont des les pieds qui veulent pas les montrer <rire> Ah oui avec des gros orteils c'est vrai Non mais là je te comprends tout à fait Séverine Bah écoute voilà On fait passer un message à toute la Belgique Arrêtez de faire ça Sinon Séverine voilà. va être de très mauvaise humeur Et quand Séverine est fâchée Elle mange les gens Donc c'est dangereux <rire> On a peur. <rire> bon Séverine, merci d'être passé avec nous ce matin. Tiens tu viens d'où toi Séverine Tu m'as dit, hein, mais je me rappelle déjà plus. Province de Luxembourg. Ouais, Luxembourg. Ouais, voilà. Ok ça, Donc, ça, Il pleut là-bas. Oui il pleut. Il pleut il pleut. écoute voilà, sort en parapluie et, euh, et, et essaye d'attendre le retour du soleil. Oui le soleil. On ne sait pas. Je <rire> fais des gros bisous Séverine. Bisous à tout le monde A bientôt, ciao ciao Vous l'avez compris, hein, on cherche ce que vous allez faire. Si vous êtes président, vous changez tout le monde entier, on veut plus les briques de lait à moitié vide qui sont dans le frigo, non c'est non Je Tu changes la brique de lait quand c'est comme ça, tu mets une nouvelle Sinon toi vrai. tu verses la fin du lait et tu sais pas. Ou alors en plus si c'est la dernière. Tu dois foncer, il est 23h, tu es obligé d'aller au paquet. <rire> C'est plus possible, donc voilà. Dites-nous tout, 30-18 par message 308. Éloïse, toujours en mode hyper connecté. Oui, je regarde tous vos messages. Sur le Facebook Énergie Belgique. Tous les matins, pendant les vacances, les touristes s'installent sur Énergie. Écoutez ma beauté. Moi, c'est avant que tu parles Non, c'est Maître Gibbs pour la Ciflite. <rire> voilà, <rire> ça c'est fait. 8h08, witt. bienvenue, c'est les touristes sur Énergie. Et aujourd'hui, c'est l'heure de mettre notre musique de l'Arba. Parce qu'on va retrouver notre larbin, vous savez que Lohan, tous les jours, on l'envoie direction une ville belge. Il vient vous voir et euh, si on l'envoie chez vous, c'est parce qu'il fait tout ce qu'on lui demande. Donc Lohan n'a pas le choix. En gros, il est payé pour faire tout ce qu'on lui propose de faire. C'est assez cool. On prend beaucoup de plaisir et vous aussi, euh, on va s'amuser aujourd'hui puisque ah, Lohan est dire. à Charleroi. Il est place Charles II, c'est ça oui, place Charles 2. On va tout de suite se connecter avec Lohan. Lohan, tu es à Charleroi. Comment ça se passe Tu es arrivé à Charles 2 Oui, je viens d'arriver. Euh, bonjour les touristes, euh, bonjour à tous. Oui, donc, bonjour. T'as as vu, je fais bien l'envoyé spécial. C'est vrai, euh, ouais, c'est vrai. Place place faire le 2 effectivement de cachar le roi euh, et donc, euh, donc voilà j'attends avec, euh, avec impatience euh, les défis d'aujourd'hui quoi d'accord bah écoute euh, on va te donner tout de suite la liste de tes défis la liste des défis à réaliser aujourd'hui il y en a trois, donc éloïse pour commencer hein. alors tu dois trouver un mineur ouais Lucky Luke Et une photo du prince Charles. Voilà, puisque ah, c'est Charles Charles Charles voilà. <rire> super original. Et puis, rappelons aussi Lohan, d'ailleurs, je vais appeler là tous tout ceux qui nous écoutent à Charleroi en ce moment, vous allez ajouter le quatrième défi. Là, j'attends quelque chose à faire, le truc le plus ridicule possible. Si, par exemple, vous êtes dans un commerce à Charleroi, euh, demandez à Lohan de passer chez vous pour faire tout ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Vous nous envoyez votre défi, celui auquel vous pensez. N'importe quoi. Alors, le numéro pour proposer votre défi, euh, c'est le numéro SMS, la ligne du matin. 30-18-30. 0 je compte sur tous les carolos ce matin on veut du défi tout pourri on veut que le Lohan se mouille un peu aujourd'hui ouais Mais je suis content parce que le seul truc que je connaisse à Charleroi en dehors du énergie de parc eh c'est euh, euh, Lucky Luke alors je sais qu'il se trouve près de, du parc Renastrid et comme je vous avoue que j'ai pas trop envie de marcher s'il y a quelqu'un qui peut venir je lui offre en plus le pack summer avec la serviette de plage énergie et tous les goodies si on peut m'amener de place Charles 2 jusqu'au parc Renastrid ce serait quand même Vraiment top quoi. Donc tu files un pack summer avec tous les accessoires énergie à l'auditeur qui vient te à chercher première, euh, Place voilà. Charles 2 pour aller direction de, de Rena Street. Exactement. D'accord, alors Lohan, on a une petite surprise pour toi. Écoute qui est avec nous ce matin <rire> Ouais. Allô Allô <rire> Oui. Ah, ouais. qui... ah oui, je, je est, reconnais cette fois-là, on tous les matins. C'est un gros mytho, c'est un gros mytho. Je suis Place Charles 2 Il est même pas là. Alors, tellement... Ou, alors, il... Ou alors il est tellement. petit. Peut-être qu'il est au quick. Ah, ah, est il est allé. Il se dit avant que ça ferme, faut que j'y aille, quoi. C'est toi qui te gratte les là-bas. Non, mais hey, attends, tu rigoles. Mais si c'est toi qui te gratte les mais mais <rire> oh, il, <rire> il est là en plus. Alors on précise Loa n'est pas du tout au courant qu'Olivier Duroy est allé le rejoindre aujourd'hui. les voilades. Ah non. Alors, alors attends, il faut quand même que je vous explique parce que. Euh, je me suis dit que vu que j'écoutais les défis les derniers jours, je me suis dit que quand même leur pour aller lui donner un coup de main. Est-ce qu'il n'y aura pas du ça foutage va, ça de va gueule Ils vont se taper Cosette comme ça et nous pendant et donc, ce temps-là on est là. Ah, je me suis dit que j'allais lui donner un petit coup de main. Donc euh, voilà, on vous attend place Charles 2 pour, euh, pour les défis. Ouais, ça va mon coulet Je sens que ça va être compliqué ce matin. Je sens que ça va être très compliqué. Oui Olivier. Alors, <rire> Moi, je fais pas les défis aujourd'hui. Non, non, tu fais pas les défis mais toi tu vas être un peu ouais, tu vas être huissier des défis. Mais est-ce qu'il peut conduire Oui, mais moi, je peux conduire n'importe où. Ah Ah Ouais. tu peux conduire. Bon ça marche en fait Ça marche aller du Allez, on est pas sur taxi Bon, il faut savoir que... Il faut savoir qu'Olivier est arrivé en mode touriste avec les lunettes de soleil, la chemise là, là. Ah, c'est les, les Les gars, on, on vous entend comme au fond d'un tuyau, je sais pas ce que vous êtes en train de faire mais c'est un peu particulier. Euh, donc euh, les défis sont lancés Loane, tu sais ce qui te reste à faire Bah Olivier, vas-y si tu veux l'aider, ce sera toi le taxi du fait. jour. <rire> et sais quoi on, on va les couper. 3 2 1 hop, c'est réglé. Hein, parce que sinon ça allait jamais se terminer. Donc voilà, Loane et Olivier Roi sont à Charles Charleroi pour le moment place Charles II. Foncez les rejoindre là-bas puisque bah Loan a bien bien besoin de vous pour réaliser ces défis, je compte sur vous, tous les carolos on sait que vous êtes super nombreux à écouter Énergie ça se passe là-bas, ça Rencarte va être le Charlotte. gros bordel Mais, ça va être compliqué, et ils ont jusqu'à 10 heures, hein, je précise, jusqu'à 10h pour les défis à vous de jouer si vous voulez y retrouver vous savez quoi faire, et puis là le poète, pouet pouet pouet-pouet-pouet-pouet <rire> c'est pouet, pouet, pouet. <rire> n'importe quoi Les coup. Touristes sur Énergie ah, It music only. Energie. Info Un obstacle encombre une partie de la chaussée sur le ring extérieur de Bruxelles. La voie de gauche est bloquée à hauteur de Halle. soyez prudents. Et puis on nous signale une perte de chargement sur la E40 en direction de Gand à hauteur d'Alost. Prudence et patience. Énergie, Premier. première sur les nouveautés. Ok, ok, c'est Maître Gims sur énergie. Maître Gims. Je ne t'ai pas donné tout mon amour, je ne t'ai pas fait...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 je changerai la donne, j'ai tout gagé, maintenant tu m'abandonnes, je vais m'éviter dans les rues, je vagabond Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi c'est une évidence. Je sais, ce n'est pas gagné d'avance. Mais rien ne m'étrait plus que ton absence. A présent tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai.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 Maintenant, tu je m'abandonne tu m'abandonnes je t'aime że. Jusqu'à 10h, et là il est 8h21 L'heure à laquelle euh, on vient de se rendre compte D'un petit truc On a oublié un truc On a oublié de faire le summer jeu avec vous Et donc euh, on a oublié de vous filer les places pour Walibi Bravo à nous on félicite se Est-ce qu'on n'est pas l'émission la plus organisée C'est nous, on est les touristes hein. Côté si vous voulez qu'on organise vos vies, on fait du coaching <rire> Mais ça va donner rien du tout bon Il y a Thibaut qui est avec nous ce matin, salut Thibaut Salut, salut les touristes Thibaut Tu vas bien Bonjour, super Alors Thibaut, euh, tu vas jouer avec nous au summer jeu, tu connais la règle, il faut euh, plonger avec nous dans la piscine. Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu as ton maillot Bien sûr, je, je suis équipé là. D'accord, bon <rire> allez, -y, Thibaut, euh, c'est fait. Moi j'ai mis mes petits flotteurs aujourd'hui. Ah oui, mais son... ah. tout le monde sait que tu ne sais pas nager. J'ai peur de la noyade. Bon Thibaut, <rire> je compte jusqu'à 3 et on plonge. 1, 2, 3. Nous voilà dans la piscine, on va marcher jusqu'au pool bar. On va nager alors On va non. pouvoir s'installer uh, Thibaut, ne te mets pas trop près d'Héloïse, je suis un peu jaloux Oh dis, arrête pour une, une fois, fois qu'il euh, y a de la présence masculine <rire> ouais, euh, Apparemment, Héloïse euh... trouve ça assez cool que tu sois là D'accord <rire> Bon, c'est bien, je vous laisse tous les deux non <rire> Bon <tu rire> vois, Il y a une star qui est aujourd'hui installée sur un des transats autour de nous Autour de la piscine Et euh, cette star, on ne te dit pas qui c'est Mais on te donne trois indices Si tu reconnais à l'issue de ces trois indices la star qui est avec nous Je t'offre tout simplement deux places pour aller au parc Walibi Alors oh, super donner les indices Ouais, vas-y, tu peux le faire. C'est le premier président noir américain, sa célèbre première dame s'appelle Michelle et en argot, son prénom signifie maison. Thibaut Eh bien, c'est eh Barack Obama. C'est Barack Obama Sûr sure Certains Oui, mmh. certains. Est-ce qu'on met en plein suspense pour cette question hyper facile <rire> Thibaut, <Je> c'est <rire> gagné. Merci, On file les deux places direction le parc Walibi, tu vas pouvoir y aller avec qui tu veux et surtout, tu vas pouvoir profiter de la nouvelle attraction, le fameux pulsar. pulsar. Super, merci beaucoup. Ah bah écoute, avec plaisir Thibaut, éclate-toi bien là-bas et puis surtout, bah, tu reviens euh, quand tu veux chez les touristes sur Énergie. C'est génial, merci beaucoup. Bon, ciao Thibault, à bientôt, bye bye. Bon, vous aussi, hein, vous pouvez gagner des places pour Walibi puisqu'on en remet toute cette semaine jusqu'à vendredi. Si vous voulez jouer avec nous pour euh, demain, bah, vous pouvez déjà vous inscrire. Oui, il faut juste envoyer un SMS, Walibi au 78. Voilà, 78, c'est le numéro, 1€ par SMS, le code Walibi, à vous de jouer. Tous les matins, pendant les vacances, les touristes sur Énergie. Bye bye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 Sur Energy, bienvenue, c'est les touristes, on vous accueille avec le sourire. Bon réveil ce matin Il est 8h30 CREFEL. Les soldes XXL, avec en plus le service Krefel. c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris Et à 8h30, l'heure du Flash Info d'Anne-Laurence Dehon. Bonjour Anne-Laurent Bonjour Kevin, bonjour à tous Les attentats de Bruxelles ont coûté près d'un milliard d'euros à la Belgique selon les chiffres de l'étude d'impact des attentats en Belgique, on constate un quart de nuité en moins dans les hôtels bruxellois au mois de mars. Bruxelles a enregistré 122 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires en moins au premier trimestre de cette année. Certains établissements en RECA ont même dû mettre leurs employés en chômage temporaire. Le SPF Santé va recruter 12 jeunes de moins de 26 ans pour contrôler les établissements en RECA.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 Les flammes en Californie Deux gigantesques incendies font rage Près de Los Angeles et San Francisco Détruisant des dizaines d'habitations En Allemagne, le parquet fédéral Privilégie la thèse selon laquelle Le Syrien de 27 ans qui s'est fait exploser Dimanche en Bavière en marge d'un festival de musique Était effectivement membre Du groupe État islamique Le parquet fédéral allemand, compétent en matière De terrorisme, va prendre en charge L'enquête. Enfin en sport, football Anderlecht affronte Rostov ce soir En match aller du troisième tour de la Ligue des Champions. Coup d'envoi à 20h30. À quoi peut-on s'attendre pour la météo aujourd'hui Le temps sera sec et partiellement nuageux avec encore un risque temporaire d'averse sur l'extrême est du pays ce matin. Les maximas seront compris entre 19 et 24 degrés. Merci Anne-Laure, on te retrouve à 9h pour le prochain Flash. A tout à l'heure. dit votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir.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 cha Kino le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 Touriste sur Énergie, la suite des hits c'est avec Imani dans un instant Il est 8h36, merci d'avoir choisi de vous réveiller avec nous C'est les vacances, il y en a qui ont de la chance, qui sont en train de se lever en mode relax J'aimerais bien pouvoir être dans mon lit et me réveiller à 11h là tu vois Se dire tranquille, je vais aller me servir un petit café, tout ça Et puis il y a les autres qui bossent, on passe bien à vous Merci d'être connecté sur Énergie ce matin Là c'est l'heure d'aller retrouver notre larbin Et je vois qu'il a raccroché le téléphone, ce larbin Donc je vais le rappeler On le rappelle en direct -y. Toujours tout faire comme ça. Hein. Heureusement que je vais vite pour faire les numéros de téléphone, hein, je vous jure avec cela. Bon, on va le rappeler. Musique du larbin en attendant. Donc Lohan, aujourd'hui, Lohan est à Charleroi et vous savez que tous les jours, on l'envoie dans une ville différente. Il est à Charleroi pour réaliser des défis. Ça a commencé tout à l'heure, place Charles 2. On sait que Lohan est parti à la recherche de trois défis, Louise On peut revenir dessus. Oui, alors il a trouvé un mineur, Lucky Luke, et une photo du prince Charles, évidemment pour Charleroi. Alors normalement, la Lohan doit être avec nous. Lohan. Oui. Je suis là, Kevin. Mais qu'est-ce que t'as fait T'as raccroché oui, Moi aussi, je suis là, Kevin. Eh ouais, parce que Lohan <rire> n'est pas tout seul. On vous rappelle ce qui s'est passé tout à l'heure. Petite surprise pour Lohan, <rire> puisque Olivier Duroy est parti de rejoindre. Du coup, aujourd'hui, on a euh, le larbin <rire> et, euh, et le pilote ah, du larbin. Euh, ta bon, on qu <rire> <rire> <rire> quest ce, oui. eh ce qui se passe là. Lohan, explique-moi ce qui se passe de l'autre côté. Comment ça se passe Ce qui se passe, c'est qu'avec euh, Oli, il euh, y a euh, l'auditeur Stéphane qui nous a amené euh, au parc Renastrid. Euh, où j'ai essayé de monter euh, sur euh, le fameux Lucky Luke, alors tous les Carolos m'ont dit Non, tu vas le casser Et Oli, monte, monte, monte Vous pouvez voir sur la page se Oui, allez voir le live, c'est extraordinaire <rire> Et t'es monté dessus ou pas Ben, juste, attends, attends Héloïse, t'as vu ma taille Tu crois que je suis monté dessus ou quoi d'accord sais euh... pas à 53, euh... Tu l'as pas Là, cassé au moins Ça va, tout va non, bien non, pour Lucky Luke peut que t'as fait la courte échelle bien. comme ça, tu vois, il t'a pas aidé Ben oui, Héloïse nous dit qu'on aurait pu faire la courte échelle, c'est vrai, on n'y a pas pensé. Oui, d'ailleurs, n'essayez pas dans inverse si toi tu essaies de porter Olivier ça risque d'être compliqué con. bon donc pour Lucky Luke c'est bon on a Lucky Luke on bon, a la preuve voilà. qu'on l'a tout est bon C'est ça, exactement. Bah, il reste les deux derniers défis, quoi. Ouais, deux derniers défis. Donc, tu dois trouver un oui, mineur. Oui <rire> et les Carolos sont là. On sait oui. qu'il y a de nombreux ouais. Carolos qui écoutent énergie. Ça nous fait super plaisir. Merci, Charles-Roi. D'ailleurs, si vous passez autour de, si vous voyez Loan et Olivier, allez-y, donnez des coups de claquement. Montrez-leur que vous êtes là, que vous les soutenez, que vous allez les aider. On sait que tout Charles-Roi oui, écoute énergie. Donc, nous, ça nous fait plaisir. Oh, Olivier, moi aussi, je t'aime. calmez-vous tout de suite. <rire> euh, Olivier <rire> roi c'est ma salut. Héloïse. Elle m'appartient. <rire> Je ah, on a loué. un auditeur qui vient, on a un auditeur qui vient de nous rejoindre. Vous pouvez peut-être nous aider, alors, du coup, pour euh, le reste des défis? Ah parfait, parfait, bon bah nickel On est en bonne compagnie Kevin D'accord, donc ça s'annonce plutôt bien euh, Lohan et Olivier, je vais quand même passer un rappel puisque il y a un quatrième défi qu'on cherche toujours Vous pouvez, vous qui nous écoutez Imposer un défi à Lohan, Le défi le plus débile possible, ou que ce soit à Charleroi Si vous êtes à Charleroi ou ailleurs, envoyez-nous Votre défi, alors pour ça on a un numéro 3018 huit allez-y Je veux voir tous vos défis, si vous avez je sais pas Un commerce, si vous êtes quelque part à Charleroi Proposez-leur de venir vous rejoindre, faites quelque chose N'importe quoi avec eux, dix 308 Ça va les gars, je vous embête pas? Ça passe. Non, ça ira, ça ira, on discute! Ça, ça va être <rire> la super ambiance, hein! Que les gens les, les rejoignent justement, ça va être chouette! Euh, bah ouais, euh... j'ai l'impression qu'ils petit matin à la cool! Bon, ok, bah je vous laisse pour la suite des défis. Euh, N'oublie pas, Lohan, t'as jusqu'à 10h, sinon, euh, le gage! Yes, place Charles 2, j'ai encore du cadeau énergie à vous offrir. Venez nous rejoindre place Charles 2 à Charleroi aujourd'hui. Voilà, on compte sur vous tous les carolos ce matin. À tout à l'heure Lohan. et puis on verra si d'ici si, 10h si, les défis sont réalisés. Le Lucky Luke, -look, c'est bon, mais ça me fait plaisir moi d'entendre que tout Charleroi est derrière nous ce matin. On, on va faire bien ça. Il y a du monde. Je la sens bien ce matin, c'est jusqu'à 10h. <rire> j'adore. Je m'en laisserai jamais. Tous les matins, pendant les vacances, les touristes sur Energy vos votes vont désigner les top DJ mondiaux. Qui allez-vous récompenser cette année, cette année? Hey, this is the this, this is Dimitri Vegas and like Mike. This is, is Vichy. This is David Guetta. This is Calvin Harris. This is Armin Van Buren. Hey, it's Martin Garrick. Hey everybody, this is Hardwell. Energy présente les Energy DJ Awards 2016. Votez maintenant sur Energi.be 12 octobre dans le cadre du Mix à Monaco, la plus grande cérémonie européenne consacrée aux DJs récompensera les meilleurs d'entre eux. DJ Awards. Energy DJ Awards, it's music only. Les inratables de Lenbacher. Pendant les soldes, jusqu'à 40% de réduction sur plein de chaises pour la salle à manger. C'est chez Lenbacher.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 It's music only. Oh, Take a breath. Rest your head. Close your eyes.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 sweet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 Get away from me. You better change your mind. You're going home. You're going home with me tonight. So let me hold you. Go, caress my face. Ce matin ça, ça me donne envie d'être sur la plage en mode relax C'est vrai, moi aussi j'en ai à une fois à la mer un jour Oui d'accord si non tu veux, je t'emmène à la mer Nous oh. partons à Ostende et on va sortir les moules Avec les pelles et les petits sauts là tu vois ouais. D'accord, Bah, tu feras ce que tu veux, je te laisserai jouer sur la plage Et je voulais faire un clash ce matin Vas-y Je suis pas content euh, Jennifer Lopez a organisé une grosse fête elle a, invité, euh, elle a invité Calvin Harris et Kim Kardashian Bon sympa la ouais. soirée, et alors pourquoi Et nous Ah oui c'est vrai en fait On nous invite pas Oh On pense plus à nous Comme ça On est les amis des stars C'est vrai aussi Moi Non bah je suis déçu On va l'appeler On va l'appeler Gilo. En même temps ce serait bizarre Comme soirée non Que entre Gonzès Bah non Calvin Harris Ah oui non c'est vrai Calvin Harris c'est un homme Donc on rappelle Héloïse animatrice sur Énergie D'accord Normal Non mais je fais ce que tu veux J'avais pas entendu, oh là là Ouais, ouais d'accord. Bon, le Energy Music Tour est de retour. On vous invite le 15 août à Liège. On vous a prévu une affiche 100% belge, 100% gratuite avec Energy et orange. Et on va passer une soirée de dingue, il y a une affiche de folie. Ça va être un truc de fou, il y aura entre autres Delta, Unique, I Need, et Kid Noise par Ouais, exemple. Kid Noise, DJ Bel, j'adore Kid Noise. Ouais, c'est chouette. Le Ocean qui tourne sur Energy, c'est un des hits dont je suis fan et il y en a encore d'autres sur l'affiche. Oui t'as aussi euh, Mickey, Henri PFR Shiny, Le Binôme Et PSAR aussi Ouais DJ PSAR ouais. qui est chez nous Résident euh, tout le week-ends dans Energy Extravagance. Ça annonce une bonne soirée, hein, surtout que la cité ardente en général Pour le 15 août ah, Ça va être chaud ouais, le 15 août Pensez voir les infos sur energie.be. Euh, On vous attend tous hein, au Energy Musique Tour Liège C'est le 15 août, soyez là tout le monde Tous les matins Pendant les vacances, les touristes s'installent sur Énergie.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 a cat. saluer, on en t'entend. T'as vu ta tête quand tu... il écoute la musique et genre il fait des petits... Ouais, moi j'aime bien, tirs, je bouge. C'est sérieux Je vis de musique. <rire> bah, 8h56, voici votre horoscope de ce mardi 26 juillet. Et on commence avec les béliers au travail comme en amour, vous faites preuve d'une belle assurance. Taureau, vous avez fait une promesse et vous craignez de ne pas pouvoir la tenir. Gémeaux, ce n'est pas le moment de changer de stratégie. Les cancers, vous avez besoin d'une plus grande sécurité affective. Les lions, ne sous-estimez pas la vie de vos collègues. Les vierges, vous avez envie de faire des nouvelles expériences. Et puis tu sais quoi, moi j'ai envie d'aller me chercher un petit casse croûte Donc je te laisse continuer. God, donc, après les vierges. D'accord, tu t'arrêtes. J'ai faim j'ai mon bon petit diagramme. Allez, donne-moi ta feuille. C'est bon. Vous avez vu comment elle est et Comme je suis sympa. Et Salut T'en étais où juste Moi ouais, je sais pas. Hein après les vierges. Après les vierges. Donc les balances, vous avez euh, pas mal de rendez-vous à prendre.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 tu l'as bien Tu l'as bien, ouais. fait. bien. Je faire, euh, monsieur Soleil. Monsieur Soleil. <rire> tu veux un café Ah oh ouais, va me chercher un café tiens. Allez, je vais faire tu me ramèneras en même temps un pain au chocolat. Qu'est-ce que tu veux Tu veux quelque chose à l'odeur de la Redac oh ouais, je veux bien un croissant aux amandes. Allez, croissant. Oh Nickel, -y. Merci ouais. Léo. C'est notre commande. Merci Léo. Genre, elle n'a pas le choix mais c'est bien. Voilà, merci Eloïse. -y. <rire> Tout l'été, les touristes réveillent la Belgique sur énergie. Zdjęcia high Ain't nobody thinking about what you got everything's eyes Wanna dip, get a new spot Yeah, yeah Don't worry, don't worry Night never ends, no heavy, no heavy Shorting up thick so that eyes get blurry. In the nights in your paws so we might get dirty DJ let the beat play make a heat wave when you replay this Tonight we going party like a DJ Y'all free saying it's the one on one PK shit The moon is the light the sky's is the ceiling No is the pace and the high de confiance rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be slash investir AXA réinventons la banque ah ça y est il est arrivé quoi quoi NRJ ou elle m'a fait mon café parfait <rire> <rire> eh, merci Eloïse. <rire> il est 9h <rire> tu ne me vois pas À 9h, voici le Flash Info d'Anne-Laurence Devon. Salut anne Laure. Salut Kevin. <rire> bonjour Héloïse, bonjour à tous. Plus besoin de faire la file des heures à la commune, il sera bientôt possible de renouveler sa carte d'identité en ligne. Dès l'année prochaine, il vous suffira d'introduire une demande de carte d'identité et télécharger une photo. Ce seront les démarches qui pourront être faites en ligne et vous faciliter la vie. Une quarantaine de communes wallonnes se sont officiellement tournées vers le fond des calamités après les intempéries exceptionnelles du mois de mai, du mois de juin et de Juillet. Le coût de ces intempéries s'élèverait à plusieurs dizaines de millions d'euros. A l'étranger, le président turc Erdogan accuse les Européens de ne pas tenir leurs engagements en matière d'aide financière pour les réfugiés syriens. 3 millions de Syriens ou de gens venus d'Irak se trouvent actuellement en Turquie. Erdogan chiffre à 12 milliards de dollars les dépenses effectuées par la Turquie pour venir en aide aux réfugiés. Good morning, Abu Dhabi, c'est ce qu'a lancé le pilote Bertrand Piccard à son arrivée aux Émirats arabes unis hier à bord du Solar Impulse. Solar Impulse qui a parcouru plus de 42 000 kilomètres à travers quatre continents sans une goutte de carburant. Enfin, en sport football, c'est un premier test de taille pour Anderlecht ce soir qui affronte les Russes de Rostov en match qualificatif pour la Ligue des champions. Le match débute à 20h30. Ouh <rire> tu ne me vois pas Du côté de la météo, est-ce qu'on va voir le soleil aujourd'hui Eh bien, écoute, c'est un temps calme et de saison. Il fera généralement sec avec de belles éclaircies en matinée. Les nuages seront plus nombreux dans l'après-midi. Les températures avoisineront 23 degrés. Tu ne me vois pas <rire> On s'en lasse pas. Oh. La direction d'énergie a pris quelques congés mérités sous les tropiques. Oh.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 <rire> Arrête C'est une question qu'on se pose hein, ce matin. <rire> Écoute, euh, Kevin, tu devais nous en parler, non Non, mais non, on n'en le... parle pas ce matin, surtout qu'il y a des gens qui sont peut-être en train de prendre le petit-déj en mode vacances. Merci d'être avec nous ce matin. On a le sourire parce qu'on est avec vous. On vous réveille durant tout cet été. C'est nous, c'est les touristes. Ça va, ma Ah, euh, Je vais super bien, mon Kevin. D'ailleurs, je t'ai apporté ton café. Tiens. Elle m'a apporté mon café, mais tout est parfait. Eloïse va vous apporter le café aussi. Hein. SMS, <rire> vous m'envoyez café au 30 <rire> <rire> Et elle vient chez vous, vous apportez Porter le café, t'imagines comme ça? Et t'arriverais en petite nuisette et tout. Oh là là, oh là là. fort en nuisette, mais ça pourrait être sympa, ah, pour les Ça pourrait être sympa. Il y a anne de la Reda qui est avec nous aussi. Salut, euh, salut, ça salut. va, ma En super forme. Ah, en, est en train de manger mon petit ouais. sneakers pour tout te dire. Mmh. Ouais. Mode petit déjeuner pour anne -Lo. déjeuner équilibré. Un là, sneakers <rire> du matin, sneakers <rire> qui passe bien. Ok, il y a Lohan qui est avec nous aussi. Il était à Charleroi ce matin, notre Lohan, pour réaliser tous les défis que vous lui donnez. C'est quoi ce bruit derrière toi, Lohan? Je suis en train de courir à la direction de. Le, le le bois, le bois du casier, euh, un auditeur est venu nous montrer pour euh, trouver un mineur. Ah d'accord <rire> Il a du rondages Eh Lohan, il faut vraiment que tu retournes chez Basic Fit parce que c'est plus possible <rire> avec le, ah oui, le moins attends, attends, sportif attends, attends, de la santé, terre santé Lohan. Sans, euh, non Oli on est en direct là, il ne faut pas oh, Pardon. Ah, on va réexpliquer ah <rire> pour les auditeurs qui viendraient direct de nous rejoindre euh... Olivier Duroy a fait une surprise <rire> ce matin il a rejoint à, à Charles Roi pour les défis et depuis c'est un gros bordel hein. il ne faut pas qu'on se le cache ouais. c'est n'importe quoi j'ai dit que je devais lui donner un coup de main mais en fait je ne lui dis pas un coup de main du tout on est en train de boire un café on est où ici on est à Donc, il nous raconte n'importe quoi on a Lohan, fait, le larbin et Olivier le boulet aujourd'hui est-ce qu'on est <rire> d'accord Attends, attends, mais parce que hé sérieusement, vos trois défis là, ils sont réalisés, ils ont bah été ouais, réalisés en 5 minutes. Ouais. Ouais, c'est clair. Ah bah justement, justement, Lohan, écoute bien, il y a David qui est avec nous, salut David. Salut. Comment ça va David Ça va bien. Bon David, je te laisse expliquer à Lohan le prochain défi que tu vas lui de soumettre aujourd'hui à, à Charleroi. Ok. Donc, donc étant supporter du sporting de Charleroi, je veux que tu enfiles un oui. maillot du sporting et que tu ailles au milieu du stade du sporting pour faire une photo. Attends, tu sais quand même que je suis les joueurs que je, je supporte ah, le standard. Ah. J'adore ce défi Merci David, j'adore ton défi Et David, euh, tu oui. sais où on pourrait le trouver ce maillot des zèbres Euh Peut-être demander à la boutique Ouais il y a la boutique à côté du stade Où il y a des supporters des zèbres euh, Loan t'es où là exactement en ce moment eh bien, même on est, on est en terrasse place Charles 2 c'est ça Oli hein ouais, Charles ouais, 2, ouais, okay. on, on boit un petit coup Tu reprends un peu de whisky euh, Il y a, y, a, y a du monde autour de vous là le <rire> euh, et Olivier Oui il y a des passeurs, y a des voitures donc il euh, y a pas de D'accord bon bah si et, vous attends, passez attends, autour attends, de Lohan et Olivier attends, Si vous êtes en attends, voiture attends, en ce Kevin. moment euh, Donnez des petits coups de klaxon hein, On veut vous entendre les carolos Ouais Olivier Kevin, euh, je voudrais remercier la police de Charleroi ouais. qui s'est arrêtée tout à l'heure. Ils ont été vraiment très cool avec nous. Euh, je lui ai demandé si je pouvais <rire> conduire la voiture de police. Oh non <rire> Je te jure, <rire> je te promets, je te promets. Il m'a dit écoute, euh, ce sera avec plaisir, mais il dit je peux, peux pas. Par contre, si vous voulez monter à l'arrière, on va faire un tour. <rire> je crois, crois qu'ils te connaissent. Hey, la police de Charleroi, la prochaine fois, embarquez-les, s'il oui, vous plaît. Faites bon, ah, quelque chose ah, parce ah, qu'on ah, ah, peut plus. Et, et d'ailleurs. Et d'ailleurs, si la police de Charleroi peut revenir nous chercher, <rire> pour euh, nous, euh, non, mais pour nous amener au stade. Oui. ça, ce serait okay. vraiment cool. Non, mais vraiment, revenez, les amis euh, policiers. Bon, bah, du coup, la on cherche, euh, ouais, on cherche du taxi pour aller vous chercher, euh, place Charles 2, foncer du côté <rire> du stade du sporting de Charleroi, faire une photo au milieu de la pelouse avec le maillot des zèbres. Euh, David, David, je te propose de revenir avec nous tout à l'heure. C'est toi qui feras le huissier défi. Tu valideras le défi de Loan et Olivier. Ok. Ça il, de le matin. <rire> il, fait sa, il fait sa pub, hein. Oh, T'es au courant que c'est mon émission, là. Bon, David, on te retrouve tout à l'heure. Olivier Lohan, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Ouais, on y va, on y, ouais, va, on y Olivier, va. va. Olivier, oui. y remets-moi un café. Plaît. Bonne chance, les gars. Ouais, faites peut-être autre chose que le café parce que là, l'heure passe. L'heure tourne. Il vous reste jusqu'à 10 h Voilà, on les retrouve tout à l'heure. Ken Jones pour la suite des hits. Il a ses sur énergie Bienvenue. Bon, allez, il est 9h06. Ça marche pas Ah oui J'adore quand tu fais ça ah, voilà. T'as une tête bizarre Ah voilà c'est parti Ça marche Tu crois que je pourrais parler Sur tout le titre non. Ouais on va danser sinon un peu <rire> Tu veux qu'on danse ouais, tu me un petit, ça Une petite salsa Une petite salsa avec toi Tu me sers en Rome Et c'est parti À 9h du matin Non pas maintenant Ce sera un café pour toi <rire> <rire> Allez c'est les touristes vous êtes sur l'énergie Voici deux euros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 You say once you take me with you, I never go back Now I got a lesson that I wanna teach I'ma show you that where you from, no matter to me She said, hola, come on, stop She said, wa. She said, pardon my French I said, bonjour, ma da Then she said, sa facet And I said, Nabule, No matter where I go, go You know I love on all. She Said all como come on stack, she said can she said about them my French I said Bonju Then she says I bought it And I said Nabule? No matter where I go, You know I love them all She said all como come on stack She said Kanichiwa She said all them my French I said Bonjour Then she says I bought it And I said Nabule? No matter where I go girl. You know I love Say, kamo, sta, sta. She said como está? She said wa? She said my French friend? I said Then she says I pass it, and I say No matter where I go, girl, you know I love them all. Hi, this is Sia on Hi, is Sia. Turn the radio on. Uh, up with it, girl. Rock with it, girl. Sia. Show them it, girl. With a ba bang, bang. Bang, sweat it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Put a bang, bang. Come Let me see your energy because Me not play no I and say What is it the thing you ever make me feel girl Free! Cause anytime you whine and catch it This is to pull it up and put Keep it for repeat, girl Me, up, up, me up, up, not up, up, touch a dollar now I'm pack it, Cause nothing in this world ain't more than what it I work. don't think no You want more than diamond, more than gold As long as I can feel the beat the they just baby, take baby, control baby. No,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 On va s'écouter Bob Sinclair, ça c'est la suite des hits sur énergie et euh, Héloïse on est toujours en pleine forme ce matin oui allez Ah fake news sortes, lui Ah oui c'est mon préféré, il fallait que qu'à un moment donné je le mette. Bon on est en train de se faire un petit délire ce matin, on a lancé le sujet tout à l'heure, on se dit qu'est-ce qu'on changerait dans le monde si on était président. Mais attention, pas président, on va réduire le chômage, on va régler l'immigration, tout ça, non non non, ça on s'en fout. Nous on veut les petits problèmes de la vie, je vous l'ai dit, moi c'est la brique de lait, où il reste un fond de lait dans le frigo, tu prends la brique, tu veux te servir un verre de lait, il n'y en a plus. Et en as plus de brique as, de lait d'homme. t'en as besoin quoi, soit peut-être ouais. ah ouais, ouais. café ou... Attends t'es comme un con, t'es là avec ton bol de céréales et il y a plus de lait et il est, il est peut-être très tôt et tu te dis non j'ai pas envie du tout euh, d'aller m'acheter ouais, euh, du lait à ce temps-là voilà tous ces petits problèmes euh, on en a reçu euh, par SMS entre autres je vois euh, ceux qui font la bombe à la piscine quand on est en vacances Ah ça oh, c'est les... des plans T'as envie de les frapper ouais, ces gens là T'as juste envie de les fracasser Alors euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Les collègues qui se vantent tout le temps des vacances ça c'est vrai c'est lourd Arrêtez de nous raconter vos vacances Et avec les photos aussi ouais, hein, euh... exactement c'est pénible Alors, alors qu'est-ce que j'ai les petites vieilles qui regardent à la fenêtre quand on rentre chez nous Ouais ça fait ça il y en a une qui à chaque aussi, fois que je rentre chez moi Moi aussi j'ai ça Mais qui est cette petite vieille Même quand je pars le matin Elle est là à 5h du matin Elle me regarde par la fenêtre Franchement flèche. Je crois, je crois qu'elle nous observe <rire> Je suis pas sûre non euh, Je sais pas moi En tout cas il y en a une systématiquement Quand je me pars ah. J'arrive je me gare hein, Pour le, le dire plus correctement bah, Elle est là et, et, et elle me regarde Et j'avoue ça, ça me fait très peur Je la sens un peu comme ça là Ouais les hommes. J'ai L'impression qu'elle est là qu'elle surveille tout mais fait des gestes, ça elle me fait pas. c'est vrai que elle dorme pas hein ce. Elle dorme pas non. Non. Je dis elle dort jamais moi, c'est pas possible. <rire> elle ne dort jamais. On a tous cette petite vieille près de chez nous. Elle vous observe. Elle sait tout ce que vous faites. <rire> elle sait quand vous rentrez quand chez vous. Ah, ah, oui. ah, c'est vrai. Son garage. Oh là là là. Mais tu sais qu'une fois. Ah, moi... Alors qu'elle a plus de bagnole que son mari est décédé il y a 15 ans, bah, tu vois le <rire> bizarre, quoi. <rire> Et alors elle te fait croire Et que... Elle me pour met des mots sur mon pare-brise tous les jours. <rire> elle Exactement. Moi elle m'a mis des mots sur mon pare-brise mais c'était pour m'inviter chez elle. Il ah m'a mis pour faire l'amour. J'ai pris la fuite. <rire> <J 'aime> <rire> <rire> bon il y a Valérie qui est avec nous ce matin. Salut Valérie. Bonjour. Salut, Comment salut. ça va Ça va très bien, super. Bon Valérie, fais-toi ton petit délire. Musique de présidente. Valérie, c'est toi la présidente. Si tu étais présidente, qu'est-ce que tu interdirais ce matin sur énergie Eh bien moi, ce sont les gens qui récurent leur nez et qui mettent, et qui mettent ces crottes de nez euh, soit par la fenêtre ou soit euh, en dessous de leur siège, peu importe. Ouais. Mais en tout cas, les gens qui vont profondément dans leur nez au feu rouge ou sur l'autoroute, souvent... C'est vrai, quand euh, on est dans ouais. les emboutes, il y a plein de gens mais... qui grattent dans leur nez. Sérieusement C'est inc qui... incroyable. Moi, ça m'exaspère. Mais qui ne fait pas ça Ah, non oui, en train de balancer <rire> non le dossier Mais non bah, Ça vous est tous mais... arrivé, c'est clair. Ouais, mais bon... Vrai. Franchement, tu vas dire que tu ne l'as jamais fait, Kevin Non, bah en plus, c'est bon pour la digestion. Ah pour la ah, non, mais j'ai pas dit de les manger. En euh... restant sur la route, moi, ce qui m'exaspère, moi, ouais. ce qui m'exaspère et que j'interdis en tant que présidente, c'est les abonnés à la bande de gauche. Ah, quoi. ça, c'est non Ça, c'est non, non Tu non. pètes un plomb <rire> <rire> Non, mais ça, je déteste. Ça me fait ah. péter des plombs. Si, Valérie, ça, ça aussi, c'est un truc qui te, qui te saoule À fond la caisse et surtout s'ils si ont leur, leur doigt dans leur nez sur la bande de gauche Enfois, ah ouais, oui. Ça c'est pire ça Doigt dans le interdiction nez sur là. la bande de gauche Est-ce qu'on ne tient pas un programme présidentiel Valérie et Je pense que oui Je, je vous propose qu'on oui. soutienne la candidature de Valérie Ouais oui, Valérie, vous présidente. Vous Valérie présidente Valérie présidente Soutenons Valérie, on va aller faire des manifs dans les rues. C'est fini les crottes de nez en bagnole. C'est terminé. Vous allez arrêter de les jeter par la fenêtre, de rouler sur la bande de gauche, de regarder par la fenêtre. Toi, la petite vieille qui est en train d'écouter énergie, puisque toutes les vieilles écoutent énergie, c'est connu. Euh, voilà, tout ça. va, écoute, Valérie, tu nous as bien fait marrer ce matin. Merci d'être passé avec nous dans les Touristes sur Énergie. Et évidemment, tu ne changes rien. Tu continues à nous écouter, tu reviens quand tu veux. Sans problème. Je, Je fais de gros bisous. Bisous. Bisous. Bisous. Bisous. bisous. Tous les matins, pendant les vacances, les Touristes sur Énergie. La, la, la, Grâce au solde Ego, votre rêve d'une nouvelle cuisine n'a jamais été aussi proche. Design contemporaine bien équipé et posé par des professionnels. En juillet, Ego vous offre 35% de remise sur votre nouvelle cuisine équipée et 60% sur les modèles d'exposition. Ego, la cuisine de magie. Tous vos hits sont sur la triple compile Energy Party X 2016 avec Amir, Sia, Big Los fréquence Imani, Imani et Justin Timberlake. Energy party it's 2016 en vente sur energie.be et partout en Belgique. Everybody gets high sometimes you know. What else can we do when we're feeling low? Wszystkie Wszystkie peut-être comme Au bon plan tous les jours Eloïse nous rencarte son petit truc pour nous faciliter la vie parce qu'Éloïse elle a plein de bonnes choses, elle fait tout mieux que tout le monde et oh, elle nous aide. C'est quoi ton astuce du jour Mais je vais d'abord te demander est-ce que tu comptes partir en vacances bientôt euh, non bah non puisque je suis avec toi tous les matins <rire> donc ça va être compliqué et crois-moi que c'est pas des vacances. Et comment, comment quand tu pars en vacances, quand tu prépares ta valise, comment est-ce que tu fais Alors en général moi je prépare ma valise, c'est-à-dire si je pars à 6h du matin, à 23h59 le jour <rire> avant, je boucle ma valise et je fais stresser ma copine en disant je crois que j'ai tout oublié Je crois que j'ai tout voilà, moi je suis le mec pas organisé du tout. Du coup, quand j'arrive en vacances, il y a toujours un truc qui. Va. Alors, mon bon plan va te faire plaisir et va t'aider à t'organiser, Kevin. Ah, ah j'aime quand tu me donnes du plaisir. Parce que je vais te montrer une application qui s'appelle Packpoint. Ça va permettre de faire une checklist. Attends, t'as dit que ça s'appelait comment Packpoint. Packpoint. Comme en anglais. Packpoint. D'accord. Du... Packpoint. On va télécharger Packpoint et ça fait quoi Alors là, si vous êtes plutôt du genre comme Kevin, à vous retrouver en vacances sans votre brossade, sans les affaires nécessaires. Ah, la brosse à non, je l'oublie pas. Ça, ça <rire> Ouais, eh ben, Packpoint, c'est sympa parce que c'est l'appli qui compose elle-même une liste à cocher. Et donc, comme ça, vous avez votre valise complète. Alors, ce qui est bien, c'est que euh, Packpoint, on sélectionne sa destination, ses dates, le type de voyage, les activités et... Donc ils font ils font en fait ça a une, une checklist qui est personnalisée quoi. Donc finalement, tu as tout ce qu'il faut et ce qui est bien, c'est que l'application aussi prend en compte la météo de ta destination. Ah, okay. Et donc s'il pleut, on va quand même te dire euh, voilà, prends ton parapluie même si tu pensais qu'il y avait 30 degrés et que c'était grand soleil. Donc en fait, tu te retrouves en vacances avec une valise qui est plus ou moins correcte ouais. et complète. Ah eh, bah ça va révolutionner mon quotidien tout ça, c'est bien. <rire> c'est bien. Euh, la dernière fois, je me promets ça m'est arrivé sur une connerie, euh, j'ai pris l'iPod mais j'ai oublié de prendre les enceintes et moi j'adore mettre la musique, tu vois genre quand je prends ma douche et tout j'aime bien le faire relax et tout du coup j'avais pas mes enceintes, ça m'a pourri mes vacances c'est embêtant, donc ouais, là voilà, tu vas pouvoir faire ta, ta liste perso, maintenant ouais. ce qu'il faut faire c'est tu vas devoir sortir tes vêtements quoi. ça quand même, ouais. il, choisi, il choisit pas les couleurs pour toi mais bon, euh, voilà, ça permet okay. d'être euh, ça s'appelle Packpoint Pack et Point. on peut télécharger ça sur App Store et Play Store c'est oui, ça exactement, ok, foncez télécharger ça si vous partez en vacances, euh, éclatez-vous bien pour les prochaines vacances, du coup voilà, on vous sauve la valise, <rire> vous la valise. merci Héloïse, rencard <rire> demain pour un prochain bon plan 3, 6h10h, heures, heures, les touristes sur Énergie avec Kevin et Héloïse. Baby, I like your stuff. So. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play.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 9h37, c'est énergie, vous écoutez les touristes, on est là entre 6h et 10h, tous les matins, tout cet été, jusqu'au retour du Réveil du Roi, ce sera au mois de septembre On va s'écouter Kago pour la suite et puis avant ça, on va se connecter avec Lohan qui est toujours à Charleroi aujourd'hui Les défis qui l'ont amené à Charleroi tous les jours dans une ville différente et qui se passait plutôt bien jusque là Lohan tu es au stade du Sporting de Charleroi Eh hey, t'as vu le il y a un sex shop là -bas. Ah ouais c'est pas mal ça Attends, il faut, il faut des, des, euh, des projections de films apparemment Allô ouais, On est à, à l'antenne pardon ouais, vous, à vous ouais, êtes à l'antenne, c'est très Et drôle On, on arrive ouais. Place Charles II avec euh, Brigitte, l'auditrice énergie qui nous ramène euh, Franchement, qui a dit qu'on avait besoin de Uber pas ouais. pas, Non franchement, pas du, pas du tout Et bien, alors trop facile tes défis Ouais c'est ça, ça, euh, ça, euh, ça Faites quoi. pas trop les malins. Alors attends, attends. j'avais promis tout à l'heure qu'on rappelle Dis-moi Olivier écoute moi tu sais ce qu'on va faire Demain, demain, ouais. on vient faire l'émission et qu'elle brise. Et toi, tu vas sur les roues. Ah oui, euh, ça pourrait être trop bien. Mal, moi, si ah vous ouais. me chauffez, je le ferai. Je vous préviens, ça si vous me chauffez, de... je le fais. On te prend, on eh nous. Écoute, euh, on va arranger ça. Du coup, euh, par contre... tout le boulot, c'est pour vous, Et... donc moi, ça m'arrange. Et... Attends, il y a encore un sex shop là-bas, Ah, C'est <rire> bon, <rire> n'allez bon, euh... pas au sex shop avec Brigitte. Bon, bon, S'il vous plaît, alors, non, il y a des enfants alors, qui écoutent, sex -shop, sex -shop, avec... les enfants, le sex shop, Et... c'est un magasin chic. Bon, <rire> bon écoute-moi, sérieusement, on allait au stade, c'était chaud, ouais. c'était vraiment chaud. Lohan t'explique. Ouais, alors, donc on est rentré dans le stade, déjà, on a trouvé le maillot, donc ça c'est fait. Et alors, le but, le défi qu'avait lancé l'auditeur tout à l'heure, c'était de faire la photo au milieu du stade. Alors la vache rendu au milieu du stade, la photo est faite par contre et je te promets Kevin, c'est vrai, on s'est fait courser par le jardinier ah on oui a payé, mais, ah oui, non non mais il nous, a, il nous a même dit, hé hey, les gars vous faites ça en PSG, vous avez un poids dans la gueule c'est vrai et alors franchement, on était au milieu au milieu du terrain, on a envoyé la photo ouais. mais ça, on, a, on a juste pu rester 5 secondes parce que le mec est arrivé avec euh, sais, sur un tracteur. Non, sur un <rire> un le mec il, il, coup, il a vu non, il s'est dit euh, le, le supporter mec. du standard au milieu du sporting ça va pas aller Alors, du du il a va pas le prendre dis, en chasse attends. Et, et Louise, avec la fourche, je veux faire une Mais quand il n'y a pas du foin, c'est pas les œuvres. Ouais, <rire> -y, <rire> <bien> D'accord. <rire> bon, euh, <rire> Olivier et Lohan, Alors, euh, écoute, écoute, on a David. Écoute, oui, mais, mais attends, parce qu'on a David qui est avec nous et qui est là ah pour oui, valider ah oui. votre défi David, ah, tu es dit. toujours avec nous. Hein. Oui, je suis là, oui. Bon, David, tu as entendu, ils sont allés au milieu du stade, ils ont fait <rire> la photo, je l'ai sous les yeux, effectivement, Lohan Almayo, il est au milieu du stade. Est-ce qu'on valide le défi, David Oui, on valide. On valide le défi, Lohan et Olivier Défi validé. Ah, oui, oui, oui, oui. <rire> Attends, bon, il y a juste un truc qu'on a oublié de dire. D'accord. J'entends. C'est oui. quoi l'arnaque oui, C'est que, ben non, non, il y a pas d'arnaque justement, mais c'est que Loan a voulu pisser au milieu du stade. Ah non, non, non, non, non, non, non, non, non. Ah non, ah non alors, alors du ah, coup, rappelons-le, on ne fait pas de ça chez les des des gens. On respecte le terrain du Sporting de Charleroi. On vous aime, les Zèbres On ne fait pas pépi sur le terrain. Je voulais faire pousser la pelouse! Ouais, c'est ça! Non, mais c'est parce que lui qui aime le standard, il voulait pousser la euh, Maintenant, on le sait, et ne plus mettre Olivier Duroy avec Lohan ensemble, sinon c'est très très dangereux! Écoute-moi, et quand le jardinier a vu que Lohan sortait sans manger! Ça. ça pousse, ça pousse! Je ne sais plus quoi dire! N'importe quoi! Je sais! Quoi dire. Je vous <rire> promets, je ne sais plus quoi voilà, dire! Sortez-moi de là! Sortez-moi de là, <rire> louis sortez-moi de là! Bon euh, du coup Défi réussi les gars Et David merci hein, Merci pour avoir joué Le wissier des défis David tu sais ce qu'on va faire Oui David je vais te filer La nouvelle compile euh... Energy Party 2016 La compile qui est en vente Sur Energy Mais toi je te l'offre Elle est donc gratuite pour toi Je te l'envoie à la maison Ça, Allez, Loan, ça marche bon, bon. Tu raccroches pas David Je t'explique tout ça Juste après À tout de suite euh, Oli et Lohan, Bah du coup euh, Bravo voilà Défi réussi On se retrouve Applaudissements, demain Applaudissements s'il vous plaît Applaudissements Applaudissements oh oh oh C'est du défi vous êtes un. Et Encore une fois, <rire> les auditeurs étaient au rendez-vous. Merci Charleroi. Grâce à vous, les défis sont réussis aujourd'hui. Il y a eu du taxi. Il y a eu du bon défi. J'ai reçu plein de messages, hein, des trucs très très drôles. Euh, évidemment, on n'a pas tu, pu tout faire dans les défis, mais euh, voilà. On, on vous donne on un met, nouveau rencard met demain. On des photos. Hein. Ouais. Ouais. Les photos sur le Facebook Energie oui. Belgique. Euh, le rencard de demain. Et Louise, est-ce que tu as l'affiche sous les yeux où est-ce qu'on va demain. Tout petit. Attends, ah, attends, attends, attends, attends, Namur. Namur. Demain on est à Namur, ça ouais. fait une bonne nouvelle. Hein. Place d'Armes. Place d'Armes. Voilà. Ah ben, Donc si sais vous sais quoi, êtes quoi, à Namur, Place d'Armes, demain soyez au rendez-vous. Ah oui, on va venir faire des défis avec vous. Eh ben je serai peut-être là demain aussi. Ouais. Oui. Donc, Olivier, tu remets ça demain avec nous Ouais, mais peut-être, peut-être, euh, sans, sans, certitude. D'accord. Il, il ça, se ça tâte. Ma nuit. Monsieur veut se faire désirer. D'accord. <rire> ça marche. Ouais. Les gars, on se retrouve demain.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 Quand je parle je fais, rester frais j'essaie, tu crois que j'en fais trop On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait Je me dis quand j'en sais trop Ils m'ont pas checké, sont trompes de salidés, font comme analyser, moi tu toujours ma parole Oh non marche à l'enfant, j'ai une Pas de pas, pas de bluff, pas des play. on est comme on est, crois pas que j'en fais trop On a les mêmes en vrai, eh je regarde trop la télé On a d'autres défauts Ils m'ont pas get, font fond plein de taille des font comme analysés M'enchaînent tous toujours ma parole On nananna nan nan na. Nous on marche à la voix Je suis bien les dérange, Je suis bien les dérange. Je sais qui passe dans le dos On en a rien à foutre Tu crois qu'ils m'ont pris pour un J'peux rien faire c'est pas ma faute Ça parle et ça rigole Oh Dieu nous promesse nos paroles Et qu'est-ce que ça peut te foutre, et ça peut te foutre. on va d'où on vient Viens à faire trace ma route J'marche à, à la parole, parole. On l'a dit laisse les parler Vas-y, laisse les faire Moi j'vais pas m'en aller J'vais pas me laisser faire J'traîne plus dans vos soirées J'en ai rien à faire J'ai des potons mal parés Dans de deux sales affaires Nous on marche à la parole J'ai que ça les dérange On this is Kygo, Hit music only, only, and you're listening to NRJ.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 You should be alone.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 You can see the lightning. Don't you feel alone? You can always find me. We got a wild love, raging, raging. Lost among the J'ai une énorme question à vous poser ce matin, est-ce que quelqu'un qui sait qui est cette régine Qui est Régine Écoute, écoute, Régine. régine, régine. Quelqu'un sait qui est Régine parce qu'on la cherche, je sais pas. Ah oh, ça va, une petite vanne de merde, ça fait toujours plaisir. Alison de Roof, c'est la suite des Hits sur énergie. Il est 9h50, c'est l'heure C'est l'heure de choisir. Qui <rire> va aujourd'hui gagner l'accès direction les totales 24 heures de Spa avec l'accès ah à ah l'entièreté ah des 24 heures de Spa, l'accès aux paddock, on peut voir les pilotes, on peut voir les stands, Ça on peut voir où incroyable ce week-end. On peut pas y aller nous. Euh, non, on peut pas gagner. Mais on va essayer d'aller gratter. On va aller voir Monsieur Cadeau. Demain, on l'appellera. Tiens, sur antenne, on va gratter. Okay. On va les mettre sous pression. Euh, donc vous voyez les paddocks. Euh, évidemment, c'est 24 heures de Spa, donc c'est le jour et la nuit. C'est une ambiance super particulière et en plus de ça, vous allez assister au concert énergie qui est là-bas sur place Il y a Livia qui est avec nous aujourd'hui, salut Livia C'est pas Livia, c'est Olivia Ol ah D'accord, ça va Coucou Olivia Attends, je, salut, je corrige Louis, ton prénom, je l'avais noté donc... Ça va super bien, tu fais quoi aujourd'hui euh, Je suis en congé aujourd'hui Les congés, ah, en quoi ça congé. fait plaisir. Bon Olivia, toi t'es fan de sport automobile alors Ah oui j'aime beaucoup ça oui oui D'accord alors Olivia pour gagner tes places pour les 24 heures écoute je te pose une question aujourd'hui, question mathématique Quelle est la racine carrée du cosinus de 1726 multiplié par la température de fusion du cobalt C'est ça oui Est-ce que t'as une Allez, idée Ça doit être 2423 Et eh bah tu sais quoi, ce n'est pas la bonne réponse Mais de toute façon on s'en fout Parce que la question n'a aucun sens Et de toute façon c'est gagné ah ah merci, merci beaucoup yeah. Yeah. Olivia. Oh, Olivia Olivia Olivia euh, Olivia présidente Est-ce que ça n'a rien à voir ou c'est moi Est-ce que c'est moi ou cette émission part complètement en sucette? On va devoir, devoir s'arrêter, Kevin, ça va quand même Bon, Olivia, c'est parti, hein. tu vois, au total, les 24 heures de spa là, grâce à l'énergie. Merci, Ça me fait bien plaisir de t'offrir ça. T'as vu que je complètement n'importe quoi. Il y a Fourir Général dans ce studio. Il y a Tanguy qui est là qui va arriver pour la suite. Qui fait n'importe quoi? Mais j'ai rien fait en plus, Anlo. Il y a Anlo de la Reda qui fait tout aussi n'importe quoi. Je rien fait, je le fais crier moi. Je ne y vois y pas. Y y <rire> Bon Olivia Je te fais des gros gros bisous Tu reviens sur Energy Quand tu veux évidemment Profite bien Au 24 heures de spa Éclate-toi bien là-bas Ça nous fait plaisir De vous offrir ce cadeau Merci, bisous, bisous. À bientôt, bisous, bisous. Bon, allez, je te fais des bisous, Mylou. On se retrouve demain. Je veux un câlin aujourd'hui. Tu veux un câlin ah, bon, Hier, j'ai oublié ton câlin. Oui, voilà, oui. gros hug avant de partir, c'est promis. Euh, bisous, ma anne de la Redac. Bisous, mon petit KevKev. Ah. <rire> N'importe quoi élo. depuis ce matin. Oh, ah. Elle m'a fait bien rire. Bon, et puis c'est Tanguy qui arrive pour la suite. Tanguy, il se se fait de 40 minutes de hit à la suite. Ça va, mon Tanguy Il est tout rouge. Ouais, oui, il a parler. Anne-Lou m'a surpris, là. Elle m'a vraiment surpris. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle t'a montré sa culotte. Non, là, j'aurais été dégoûté, mais. Euh, ah, non, euh, oh dis, ouais, pourtant c'est l'été, D'habitude en été on défriche un peu, mais non là, je m'attendais pas à ça, à, à, à ça d'elle. Euh, <rire> c'est un petit truc entre elle et moi. Oui, c'est un truc entre nous deux. Bah, tu en fait. sais ce qu'on va faire, ça va rester entre vous. en plus. Faire <rire> Allez, bye tout le monde, on se retrouve demain à 6h pour les touristes sur énergie. Ciao, ciao. 6h10h Les touristes sur énergie avec Kevin et Eloise got nothing to hide, I take it all on board, I gotta crack the code, everything coincides, heavy are these skies, I wanna make a vow, to make this right somehow. Mama, no! I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work. commence bien la journée. Hein. Voici Alic Jermiz et Rihanna juste après. Il est bizarre.